Classique en ce vendredi 20 janvier 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les sept prochaines heures. Cette semaine, je vous présente la deuxième émission consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock. Au menu, on va entendre des artistes, des groupes qui ont sorti des pièces, des albums fantastiques cette année-là, comme T-Rex, Billy Preston, Steely Dan, J-Guy's band Cactus Ten Years After, Grand Funk, Black Sabbath, The Moody Blues, Breath Control, Emerson、em Lick Palmer、Gentle Giant、Frank Zappa、Blood, Sweat Tears、The Grateful Dead、Octobre, c o n t r a c t i o n l i s é g u i Roy Buchanan、Lou Reed、Edgar Winter Group、Uriah Heep、Status Quo etDeep Purple。À travers tout ça, je vais vous présenter un groupe néo-zélandais très obscur. Qui a sorti deux albums en 7 2 le Quatsor Ticket, qui comptait un excellent guitariste dans ses rangs. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un v i n y l e classique paru aussi cette année-là, un très immense classique du rock progressif, soit Foxtrot. Genesis. Dans la première heure, évidemment, mon ami Simon Fitzbay, l'authentique historien de Sifu, va se joindre à moi pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutant force t s t de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter probablement le plus grand et le plus révolutionnaire des groupes de l'histoire. The Beatles、Vous、êtes Station tourner toi C'est les ondes De des Mélomanes seule faire rivière Help la Radio Campus La Station des La A vrai Vous sur somebody rock fou Du need I FM. was younger, so much younger than today.、But、I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so s e l f a s s u r e d Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being m i n e back on the ground Won't you please, please help me no, And now my life has my changed in so many ways Help in many、anyway. w a y But now these days、oh, are, these gone. Days are I'm gone. I'm not so s e l f a s s u r e d Now I've had to c h a n g e my mind. I've opened up the doors. Help me if you can. I'm feeling down. I'd have to appreciate you being a round. Help me get my feet back on the dolls avec la version de help qu'on retrouve. Sur la version américaine de l'album du même nom, paru en 1965. Euh, version euh, rehaussée d'une introduction euh, très euh, cinématographique à la James Bond, une création de leur euh, producteur euh, George Martin. On soulignait、euh, l'anniversaire d'un endroit qui a revêtu une très grande importance cette semaine dans l'histoire des Beatles, n'est-ce pas?、Et、effectivement, c'était en 1957, l'ouverture du club de Cavern à Liverpool. Oui, tout à fait. Évidemment, les Beatles, à ce moment-là, n'étaient pas assez bons pour jouer là.、Non. Non, non, non, c'est、ah, ça.、57. Il a fallu attendre encore quelques années. Oui,、ouais, il a commencé à jouer là, 59, 58,、Cin、59. 59,、euh, ouais, ouais, 58, 59,、mm -hmm. quelque chose genre. Alors, de genre. a l o r s retour de Liverpool, de Hambourg. Parce <rire>、voilà. que là, il était rendu assez bon、oui. pour jouer là. Ils ont fait leur classe en beau et ensuite ils sont passés à l'université、oui, de Cavern. Tout à fait. Vous avez reconnu sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzvay, l'authentique, le véritable historien de ses fous, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Des éphémérides.、Oh, oui, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de te retrouver à chaque semaine. C'est toujours très intéressant et instructif. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Rock du 16 au 22 janvier? Eh bien, encore une semaine très bien chargée et remplie de très belles éphémérides. Et nous continuons, en fait, avec le 16 janvier 1978 où Sid Vicious est emmené d'urgence à l'hôpital de San Francisco suite à une overdose. i、ouais. là, est... Il, est en, il est en tournée. c e s t après un spectacle. Oui, exactement. c e s t après、ouais. un spectacle. Après un le dernier dos, spectacle des s e x of Stars. exactement. Donc, c'est ce qu'il a. Ben, en fait, oui, effectivement, puisque c'est quelques, quelques temps après que Johnny Rotten a quitté la formation.、Ouais. Donc,、mm -hmm. ils étaient encore en mode tournée.、Euh, C'était avant que Sylvicius, bien sûr, se dirige vers New York où、oui. il allait finir、euh, sa carrière et ses jours.、Euh, en assassinant sa blonde. Exactement.、Mm -hmm. Nous avons aussi, en 1979, le divorce de Cher et Greg Allen. o u i un de leurs divorces. u、ouais, n de leurs divorces. C'était、euh, <rire> une relation qui n'a pas duré、ah, extrêmement pas... longtemps, je crois. Non, la première fois, le premier mariage a duré 10 jours. i l s se sont、exactement. séparés. i l s sont r e v e n u s ensemble.、Euh, Et、euh, par la suite, Cher a、euh, sorti avec、euh, Gene Simmons. Oui, Gene、hein? Simmons,、ouais. effectivement.、Oui. Et、euh, en fait, les deux,、euh, je ne sais pas,、si, est-ce que Gene Simmons et, et Cher se parlent encore Ça, c'est une question. Je pense、oh, qu'il a u c u n e idée. En, en tout cas, son e n c r o s t Ace Freely dans sa biographie,、euh, Gene Simmons n'a absolument aucun ami. <rire> <rire> <rire> ben, ça, ça serait, ça serait、euh, compréhensible et、euh, pas surprenant, en fait, <rire> que les deux ne soient pas nécessairement、euh, les meilleurs amis du monde. <rire> Également en 1980, nous avons Paul McCartney qui est emprisonné pour neuf jours pour possession de 219 grammes de marijuana à Tokyo. Oui, japonais, une nièce. Ça avait été spectaculaire. Oui, ça avait été. Il restait dix ça... jours en prison. Oui, et ça a été, couvert, jour après jour, pratiquement en 24 heures sur 24 par les, journalistes à la fois britanniques et américains, puisque c'était. c'était majeur. Ah oui, un grand nombre comme ça du rock qui se fait emprisonner, pour, ben, c'est quand même 219 grammes de marijuana, c'est beaucoup. il y avait pas peur d'en manquer. Oui, oui, oui. Je dirais plus que c'est, c'est, c'est, c'est, c'est plus qu'une consommation personnelle, C'est qui l traînait probablement tout ce qu'il y avait pour tout le groupe, là, parce que c e t c'est, c'est, c'est assez incroyable. Et ce qui a, ce qui a mené également à la séparation de Wings par la suite. Oui, mais,、euh, Wings, c'était pas m a l q u f i n i Oui, c'est ça ça, ça, ça le dit. Il l'a dit d'ailleurs en entrevue dans son,、euh, dans le film Wingspan, là,、mm -hmm. qu'il était tanné, ç a n s s'avait vu n u l d e part, et puis,、euh, Euh, C'était peut-être inconsciemment une façon de mettre fin à Wings. Oui, oui, bien ouais. possible. C'est très, très bien possible. Également, eh bien,、euh, ils sont incorrigibles. En fait, Paul McCartney <rire> est un incorrigible, puisqu'en 1984, quatre ans plus tard, jour pour jour, ils sont arrêtés, lui et Linda McCartney, bien sûr, pour possession de drogue au Barbade. Ils sont condamnés à payer 200 d'amende chacun.、Mm -hmm. Ça s t l chien, encore une fois, de marijuana,、ouais. puisque c'est la drogue favorite de Paul McCartney. i、ouais. Il a essayé les autres et il n'a pas tant aimé, surtout le LSD, il trouvait ça. Un peu plate, mais i l a gardé quand même s o Et, ça, et ça. dangereux aussi. Oui, oui,、oh, extrêmement、oui, dangereux. C'est toujours tenu loin des drogues dangereuses. Par contre, j'ai souvent lu que、euh, Linda m c c a r n e y elle, c'était une grosse consommatrice de cannabis. Oui, oui, effectivement.、Euh, probablement, ce qui est arrivé au Japon, c'est qu'il a couvert pour elle. C'est très possible. C'est très possible. Et d'ailleurs, elle y a, si on veut, rendu l'appareil dans les années、euh, 80 également, puisqu'ils é t a i t fait arrêter les deux en voiture à Los Angeles et il y avait possession de marijuana également、mm -hmm. qui était、euh, là-dedans. Et Céline de McCartney, qui avait été, e、euh, u mise à l a m a n d e ou、ouais, à、ouais. Caprile s Blanc. Donc,、mm -hmm. ça, ça, devait être une petite, une plus petite,、euh, dose. o u i ben, e l l e était, elle était、euh, citoyenne américaine. Ouais, donc, ça avait moins de. Il、euh, y avait moins de danger pour、m、elle. Oui, exactement,、prendre. puisque Paul McCartney a v a i t pu se faire extrader et interdire、ouais, l e n t r e e Un peu comme donc, John.、Euh, <rire> oui, exactement. Ça, ça aurait pu,、euh, ça aurait pu euh, quand même、euh, être assez gros pour sa carrière.、Mm -hmm. Également, en 1992,、eh、bien, Eric Clapton enregistre son concert acoustique pour MTV, bien、mm -hmm. sûr, dans la série Unplug d'MTV. Et c'est d'ailleurs là qu'on retrouve、euh, c est, c est sa reprise de sa propre chanson, en fait, Lay Love, m e n s i o n Acoustique, qui a été.、Euh, son... Un, un, Une sorte de renouveau pour Eric Clapton oui, avec la musique pop,、oui. puisque ça s'est mis à jouer partout、mm -hmm. à la radio. Les gens connaissent cette version-là, m、oui. a s connaissent rarement l'original,、oui. mais celle-ci, ils l'adorent. Tout,、euh, tout à fait, ils n'aimeraient il pas la version originale. Non, non, exactement. Absolument pas. e t u trop rock,、euh, oui. mais qui, qui est, ma foi, mille fois meilleure que la version acoustique. Ben oui, oui, La version acoustique est plaisante est, à jouer. Sauf, contre, sauf,、ouais. sauf que ceux qui aiment la version acoustique, c'est ça,、euh, veulent à rien savoir.、Euh, non, exactement.、Euh, ça va s t r e c a u c h e m a r d e s q u Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit. <rire> C'est épouvantable, la version、euh, originale de Layla. <rire> ah non, ben c'est. Il、ouais, n'était pas très rock. Non, exactement. Et cette version-là est prise complètement hors de contexte également, puisque lorsque ça avait été enregistré sur l'album Layla's Another Love Songs、mm -hmm. de Derek and the Dominos, c'était une époque où il était complètement fou d'amour pour、oui. euh, Patty Boyd. Et, et、euh, donc, cette, pièce, cette version de 92, c'était à la suite du divorce avec elle. Avec、mm -hmm. elle. Donc, c'est. un peu différent. Donc, c'est,、oui. des différents contextes, <rire> voilà. Nous passons cette fois-ci à la journée du 17 janvier, qui était、mm -hmm. le mardi de cette semaine, et nous débutons en 1969, alors que Led Zeppelin marque l'histoire de la musique en lançant son tout premier album. Oui, une f o r m absolument révolutionnaire. Oui. Oui, oui, oui, vraiment, ça, ça, ça a été、euh, un album, un des meilleurs vendeurs également、oui. de, du rock de tous les temps, et ce qui a r a m e n é o u ce q u i a plutôt emmené une forme beaucoup plus、euh, lourde, beaucoup plus pesante de rock.、Oui. Euh, oui. C'était l'évolution aussi de ce qu'on avait connu avec, justement, les Small Faces,、mm -hmm. ici, les, les Trucks aussi, de l a r g e n plus garage.、Oui. Le mods, là, c'était vraiment a m e n é au heavy, pratiquement heavy metal. Oui, c'est tu sais, les débuts du métal.、Ouais, oui, le hard rock tel qu'on le connaît、mm -hmm. également, qui est né avec Led Zeppelin. Nous avons aussi en 1969 Charlie Watts des Rolling Stones qui publie son livre Ode to a High Flying Bird qui rend hommage à Charlie Parker. 1969?、Euh, oui, Charlie Watts qui est un, un très, très, très grand fan de、euh, jazz. Oui, o、oui, u、oui. euh, il oui. a passé la majorité de sa vie en dehors des Rolling Stones justement à se consacrer à la fois au jazz et également à la promotion de、oui. ce style de musique qui l'a marqué vraiment beaucoup.、Oui. D'ailleurs, je crois qu'il fait encore partie d'un trio jazz. Il a lancé un album. Il y avait un orchestre. Orchestre、mm -hmm. jusqu'aux dernières nouvelles, l'orchestre、ouais, ouais, ouais. complet là,、euh, qui faisait du big band. Ouais, exactement.、Mm -hmm. exactement. Mais, tu sais, Charlie Watts justement hésitait à s'en aller avec les Rolling Stones、mm -hmm. euh, parce que sa passion c'était le jazz, mais、euh, Keith Richards en particulier voulait absolument avoir euh, Charlie euh, derrière lui. Alors euh, euh, finalement, écoute, c'est Côté pécunier, c'était、ouais, assez ça, intéressant. p Oui, r l u e f f e c t i v e m e n t Ça l'a permis justement à pouvoir se、euh, niveler à sa passion. Exactement. Exactement. <rire> Nous avons aussi en 1969 Elton John qui lance Lady Samantha,、euh, qui est、euh, la première, le premier simple plutôt.、Euh, C'était sous le nom de Reginald Kenneth Dwight.、Oui. Un peu moins vendeur qu'Elton John comme nom. i je me rappelle bien, c'est une balade.、Euh, je crois qu'elle、euh, fait partie du coffret、euh, To Be Continued.、Mm -hmm. euh, excellent coffret、euh, de ses débuts, si on veut. Ah, donc ça、euh, pourrait qui, être intéressant. Qui a été lancé、ça. dans les années 90.、Ah, c est, c est ça. ça va être intéressant. a u s s i de trouver ça.、Euh, Uh, nous avons aussi en 1970, cette fois-ci, Billy Stewart et trois de ses musiciens qui perdent la vie dans un accident d'autobus. Donc,、mm -hmm. c'est toujours très triste、euh, ce, ce genre、euh, d'accident-là. Et dans les années 1970, faire une tournée avec un autobus, parfois, ça pouvait être justement extrêmement dangereux parce que、ouais. c'était pas nécessairement au point, là, les autobus de tournée qui devaient rouler beaucoup et surtout dans des endroits exaigus parfois.、Mm -hmm. En 1971, cette fois-ci, Marvin Gaye chante l h y m n e n a t i o n a l a m é r i c a i n au Super Bowl. Donc,、mm. lui qui était revenu complètement de l'avant avec,、euh, entre autres, l'album What's Going o n parce qu'il avait complètement disparu de la carte en 1969 et 1970、euh, et revenu en force. Et d'ailleurs,、euh, c'était un match qui,、euh, où on retrouvait les Lions de Détroit, équipe avec laquelle il avait fait un essai en 1 9 6 9 Ah o u i ouais. Oui, parce <rire> qu'il avait décidé de quitter la musique à suite à ce que sa compagne, là, le nom m'échappe, mais c'était Sa compagne de chant、euh, chez Motown qui était décédée、euh, d'un cancer et là il ne voulait plus faire de musique. Et il s'est essayé avec les Lions, ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mais heureusement, puisqu'il est revenu en force avec l'album What's、ouais. Going On, qui lui a donné une seconde carrière、euh, beaucoup plus、euh, soul et RB、mm -hmm. que, que ce qu'on avait connu à Motown. Également en 1996, cette fois-ci, c'est Pink Floyd qui est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame à New York. Et là, j'imagine que Roger Waters ne devait pas être présent pour cette,、euh, cette cérémonie. En 96. En 96, parce que je sais que lorsqu'ils ont été intronisés, euh, euh, celui britannique,、oui. il était euh, via euh, satellite, parce que c'était pendant Saïra, là, ça, ça, ça, son, son opéra. Oui,、euh, oui. Euh, sur la révolution française, mais、euh, je crois avoir vu des images de 1996 et Roger Waters n'était malheureusement pas là.、Oh. Euh, C'était seulement、euh, Richard w i l s o C'était vraiment right, en très、uh, mauvais、Game、terme. Oui, oui,、ouais, exactement.、Ouais. C'était à la suite de la tournée également des Vision Bells、ouais. euh, et Pawls qui avaient donc ramené Pink Floyd,、mm -hmm. si on veut, de l'avant sans Roger Waters, ce qui a dû quand même, quand même être assez dur pour lui. Là, ouais, à l é p o q u e m a i s Oui, oui, oui. Lui qui est, qui est déjà assez imbu de lui-même pour、oh. ce qui est de la musique de Pink Floyd, eh <rire> bien. Et finalement, nous avons le 17 janvier 2008 qui marque le début de la tournée des Police en Australie. Donc, retour du groupe qui promettait de continuer de faire la musique ensemble, de lancer un nouvel album et de continuer à faire les tournées. Finalement, ce n'était que de la poudre aux yeux <rire> puisque,、euh, à la suite de cette tournée-là, le groupe s'est reséparé. Oui. c qui est très malheureux. Ben, écoute, Pour ben, certains, en fait.、Ouais. <rire> tout à fait. On va aller en musique. On va écouter justement deux des groupes dont on vient de parler. On va écouter Pink Floyd avec un de leurs très nombreux classiques, avec Roger Waters. <rire> euh, et, euh, mais tout de suite, on va y aller avec une pièce tirée du premier album、euh, homonyme de Led Zeppelin. Euh, pièce assez、euh, euh, représentative euh, de l'état, de, de la musique de Led Zeppelin, de leur、euh, début. De ce qu'ils ont,、euh, de ce qu'ils、euh, euh, qu l branchaient à l'époque. La pièce You Shook Me. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières, c e s t f o u 89 FM. <rire> les chants du Liverpool FC qui t e r m e n t c i è e Oui, c'est ça, c'est You Never Walk Alone.、Ouais. Euh, c'est les amateurs de soccer. C'est ça, c'est dans un stade. Euh, euh, écoute, c'est un classique, un immense classique de l'album m i d d l e、euh, Un de nos albums préférés de Pink Floyd.、Ouais, euh, ouais, c'est、ouais. la pièce Fearless. Et juste avant ça, on a entendu la diaplane avec You Shook Me de Willie Dixon. Ça nous vient de leur premier album h n m o n y m e paru en 69. Il y a exactement. e u quarante-deux a s quarante-trois ans, ans、mm -hmm. euh, cette semaine. Onze heures trente-cinq. Vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 18 janvier.、Et、effectivement, nous débutons le 18 janvier en 1964, alors que les Beatles font leur entrée au, au palmarès américain pour la toute première fois avec la pièce I Want to Hold Your Hand qui se classe à la 45e position ouais, du ça, Billboard. Ça a pris quoi, deux, trois semaines?、Euh, ce sera ou、ouais, La première? Oui, exactement. Ça C'est assez fulgurant. Oui, ça s'est、mm -hmm. fait assez rapidement puisque、euh, le 4 février, ils allaient arriver finalement en, aux États-Unis. Donc, ça a pris、oui. ouais, deux, trois semaines avant d'être numéro un. Et ça, cette nouvelle-là, ça a dû consterner complètement Pete Best. Oui, oui, oui. <rire> Malheureusement, Pete Best qui, en 1969, remporte une poursuite en diffamation contre les Beatles suite à la publication d'un interview dans Playboy en 1965 où John et Ringo avaient alors affirmé que Ringo. Remplaçait Pete lorsque celui-ci était incapable de jouer à cause de la, sa consommation de drogue à l'époque, bien sûr, où le groupe jouait à Hambourg. Il demandait 8 millions de dollars, mais il aurait seulement reçu, en fait, il aurait reçu beaucoup moins d'argent、euh, que le 8 millions、euh, qu'il cherchait à aller chercher. Il donc, cherchait donc, c e t a i t pas vrai. Non, non c'est exactement ça. La diffamation, é r <rire> c'était pas une vérité. de toute façon, si Pete Best prenait de la drogue, il n'était pas le seul au sein du groupe.、Mmh, non, ben, plus. non, non. <rire> Cette fois-ci, en 1973,、eh、bien Pink Floyd débute l'enregistrement de son album épique Dark Side of the Moon,、oui. bien sûr, qui allait sortir un peu plus tard cette、mm. année-là. Ça leur arrivait d'ailleurs d'en jouer des parties en 72 ans.、Ouais. Oui, exactement. Spectacle. On avait commencé déjà à écrire les pièces,、mm. euh, écrire les paroles, bien sûr, mais la musique aussi qui avait commencé、euh, à tourner tranquillement, pas vite, sur,、euh, sur, sur, dans leur tête et、mm. euh, dans les tournées, justement,、mm. subséquentes de Pink Floyd. <rire> En 1974, cette fois-ci, bien, c'est la formation de Bad Company, groupe au sein duquel on retrouvait Paul Rogers,、euh, ainsi que Simon Kirk de Free, également Mike Wolf de、euh, Mott and, t h e h o p p l e oui, voilà,、euh, ainsi que Buzz Burrell de King Crimson, et qui、ouais. se sont tous se joints ensemble pour former ce super groupe. Un、point. super groupe, o u i Également en 1989,、eh、bien, ce sont les Rolling Stones qui sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame avec Dion, Otis Redding et Stevie Wonder. Oui, dans le temps que ça avait encore de l'allure, les intronisations、Exactement. à Cleveland. Exactement. En 1991, cette fois-ci, c'est trois fans d e s c d c qui sont écrasés lors d'un concert du groupe à Salt Lake City après que la foule ait décidé de sprinter vers la scène.、Oui. Donc, on a ouvert les portes et、euh, oui. c'est malheureusement、oui. très mal tourné. Oui. Euh, tu sais, d'ailleurs,、euh, Brian Johnson était très fâché、euh, suite à, à ça, la couverture、mm -hmm. médiatique. Parce、oui. qu'on avait mis sur la première page une photo de Brian Johnson qui souriait、oui. comme s'il était content <rire> de ce qui était arrivé. <rire> C'est vraiment de mauvaises fouettes. C'est malhonnête. La... De la manipulation journalistique、oui. de bas étage. <rire> On a également, pour terminer en fait, cette、euh, journée du 18 janvier dans les éphémérides, é en 1991, il s'agit du début du festival Rock and Rio. Oui,、euh, un des nombreux euh, festivals、euh, qu'il y a eu à Rio. Oui,、euh, oui, exactement. Je pense qu'en 1991, les vedettes, c'était、euh, Guns N' Roses, il me semble. Oui, oui, ça ne m'étonnerait pas. C'était dans leur époque de gloire.、Ouais. en fait. D'ailleurs, la dernière version de Rock and Rio a été、euh, diffusée directement sur YouTube cette année. On pouvait aller voir les concerts,、ouais. donc il y avait entre autres Red Hot Chili Peppers、mm -hmm. et、euh, d'autres formations du genre.、Euh, et on pouvait aller revisiter également ces, ces, ces scènes-là、mm -hmm. par la suite. C'était intéressant. Ce qui、euh, nous amène à la journée du 19 janvier. Effectivement, et on débute avec la naissance de Phil Everly, bien sûr, des Everly Brothers,、euh, qui est né en 1939, le 19 janvier. Également, naissance en 1943 de Janis Joplin. Qui est décédé. Qui est décédé, malheureusement, contre,、oui. effectivement. En 1971, cette fois-ci, bien, lors du procès pour meurtre de Charles Manson, la poursuite fait jouer Elter Skelter des Beatles. Les mots Elter Skelter avaient été écrits sur les lieux d'un meurtre commis par la famille Manson. En fait, Manson disait entendre des messages des Beatles sur ouais, cette pièce-là. Oui, il, il entendait des messages, lui. Oui,、ouais, il disait <rire> que les Beatles lui parlaient directement、ouais. à lui dans cette pièce-là et que, e l t e r Skelter, en fait, c'était,、euh, la prochaine guerre qui allait avoir lieu、ouais. entre toutes les races de la Terre, dans、mm -hmm. le fond. Chacun allait se ramasser en paquet s et se battre un contre l'autre, chose、ouais. qui n'est pas arrivée. Bien sûr. Oui, mais c'était totalement ignorant de sa part, puisque Halter Skelter, en Angleterre,、eh、bien, c'est des montagnes russes. Ça. Oui, ça, exactement. C'est le manège. Exactement. Et、euh, d'ailleurs, est-ce qu'il paraît, il avait écouté cette pièce-là sur le disque d'Album、euh, Blanc tellement souvent que c'était usé à la corne. Là, là. Son <rire> disque, pratiquement, il faisait, il faisait, il passait au travers avec、mm. son aiguille. Nous avons également en 1980, cette fois-ci,、eh、l'album The Wall de Pink Floyd qui débute une série de 15 semaines consécutives au numéro 1 du palmarès des ventes.、Oui. On en, en a déjà même, parlé, mais... c'était monstrueux、oh, l'album、oui. The Wall、euh, en 1980, fin 79-80. Et même les non-fans de Pink Floyd se sont intéressés、no. au groupe pour ce, ce, ce méga. Même、album. les amateurs de disco aimaient Another、oui. Brick in the Wall. <rire> Effectivement. <rire> En 1988, cette fois-ci, toujours dans la journée du 19 janvier, Metal e c a o débute l'enregistrement de leur quatrième album, Injustice for All,、ouais. qui n'est pas nécessairement apprécié par tous. Non. Film, mais、euh, n、euh, on, on pourrait dire que c'est une. Euh, un, une espèce d'expérimentation de, de, progressive、ouais. à l'intérieur du t r a s h Exactement.、Euh, Ce n'est pas les meilleures pièces que Metallica avait écrites jusque-là, mais、euh, c'est quand même un album correct et、mm. certains diront que c'est le dernier bon qu'ils ont fait aussi. Effectivement, c'est de mon avis d'ailleurs.、Mm. Et c'est.、Euh, ben, Injustice Falls, c'est mon album préféré de Metallica、ouais. pour la fougue, pour la Pour justement les longues pièces plus progressives,、mm -hmm. si on veut, un peu、ouais. les essais en fait qu'ils ont fait avec ça. Euh, et、euh, l'album moins commercial, si on veut, si on se fie à, au succès de Master of Puppets.、Mm -hmm. Et ensuite, on passe à Injustice for All, qui a eu beaucoup moins de succès.、Euh, C'était. un peu voulu, par exemple. Et qui en a quand、aussi. même eu pas mal. Oui, oui, qui, qui,、oui. bah, il y a eu des, des tournées immenses qui a été fait, mais c'est là aussi qu'on a eu une sécularisation, si on veut, ou plus des groupes、euh, de fans qui, qui, qui, c'était, c'est un peu plus underground, si on veut, c'était des tournées,、oh, mais sans que le groupe tourne nécessairement à la radio.、Mm. En même temps, un paradoxe ici, c'est que le premier vidéoclip de Metallica a été fait avec sur、oui. une pièce de cet album-là.、Mm. Il s'agit de One, en mm. fait.、Mm. e、euh, t par contre, le Grammy du meilleur album de Metal cette année-là leur a <rire> glissé les mains pour Jetro <rire> Tall.、Euh, Euh, qui, euh, qui faisait du métal à l'époque, j'imagine. <rire> C'était différent. C'était complètement ridicule. Mais、oui. c'est là qu'on voit que ces gens-là étaient complètement déconnectés de ce qui arrivait. i l é t a i t assez a l l u m é pour dire bon, on, le métal est quelque chose de très populaire, donc il va falloir faire un prix、mm -hmm. euh, pour ça. Sauf q u i l é t a i t trop d é c o n n e c t é pour comprendre que Jet r o u t e r c'est pas du métal.、Là. Exactement.、T'sais... Et en plus, dans,、euh... dans le fond, tu sais, ils ont d ah, ben. On va choisir Jetrodot parce que c'est les moins pires、ouais. le, pour nous à l'oreille.、Ah, c'est ça, c'est ça. Et en plus, les Grammys avaient invité、euh, Metallica à faire une prestation.、Oui. Ils a v a i t joué One、oui. sur scène. Et... Pareil,、euh, version tronquée, là,、oui. version. Euh, euh... Racourci pas mal.、Là. Et à ce qui paraît, Stevie Wonder n'a pas vraiment aimé. Il se faisait aller à la tête d'un côté et puis de l'autre, mais pas parce qu'il aimait、non. ça. Il se demandait qu'est-ce qu'il entendait. <rire> par contre,、euh, Par c o n tu r e t avais、uh, Iggy Pop qui était là et、ouais. qui,、ah, lui, qui savourait vraiment... le moment. Oui, il, il a vu l'évolution d'un mouvement qui avait parti、mm -hmm. un peu avec le proto-punk à l'époque. Oui. Également en 1998, cette fois-ci, un bond de 10 ans dans la journée du 19 janvier, c'est le décès de Carl Perkins, un pionnier du rock et du rockabilly, bien sûr. Le, le, le, celui qui a popularisé la pièce Blue Sweat Shoes, bien sûr, bien avant Elvis Presley,、oui. euh, qui, a, qui a connu une très bonne carrière dans les années 50-60, mais qui malheureusement a même été. Mais q a、euh... jamais autant l e v é que ça, ça aurait dû, parce que,、euh, tu vois, Blue Sweat Shoes a été reprise par Elvis, et, et、euh, à ce moment-là,、euh, Carl Perkins, a v a i t fait un e x c e l l e n t de voiture,、mm -hmm. ce qui fait que,、euh, dans le fond, la, la, la version d'Elvis était plus connue、ouais. euh, que, que, que celle de Carl Perkins, qui pourtant l'avait écrite. Et, et en plus de ça,、euh, Perkins,、eh、bien, il s'est lancé dans le country hein,、ouais. par l e s u i dans、ouais. les années 60. Alors,、euh, c'est une, une des, des raisons pour laquelle il est moins reconnu、euh, par les amateurs de rock. C'est ça, il est allé chercher un autre type de public、mm -hmm. et un autre type de revenu également、oui. avec le country. En 2000, cette fois-ci, le Bureau national du tourisme britannique empêche Liverpool d'afficher un panneau sur lequel il est écrit Liverpool, lieu de naissance des Beatles, près de l'autoroute. Par c o n t e que cela soit une distraction pour les conducteurs. Bizarre. Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il y avait dans l'idée aussi de mettre des photos. Peut-être que là, s'il y avait eu des photos des Beatles, ça aurait、ouais. attiré l'œil un peu plus. Mais、euh, ça aurait peut-être également,、euh, si on veut, fait un peu Un petit peu de trafic aussi. Dans le coin de Liverpool, à la sortie de l'autoroute, ça a u r a i t pu être u s De toute façon, c e s t une chose tellement connue que les Beatles viennent de、ouais, Liverpool. c e s t probablement ce qui attire、euh, les touristes là-bas.、Oh, oui, vraiment, on n'a pas besoin de l'annoncer、mmh. à personne. Tout le monde est au courant,、mmh, tout le moi, monde、oui. y va. C'est le chemin de trois des amateurs de v o c k e s Oui, absolument. Également, en 2006,、eh、bien, nous avons、euh, cette fois-ci le décès de Wilson Pickett, pionnier du soul et du RB. Il a suc succombé malheureusement à une crise cardiaque.、Mm -hmm. Avec quel âge、euh, Très bonne question. J'imagine qu'il devait être、euh, près de 70 ans. Là, en 2006, même、euh, entre 70 et 80, probablement, parce que ça faisait déjà un bout qu'il voulait sa bosse,、mm -hmm. euh, Wilson. Et nous avons, pour terminer cette journée du 19 j a n v i e r Un autre décès. Un autre décès en 2007, en fait, celui de Danny Doherty, membre des Mamas and Papas. Il est décédé, lui, d'une insuffisance rénale quelques temps après s'être fait opérer à Lahore. Il était magané, hein. Oui, oui, oui. C'est très triste. Oui. On va y aller en musique avec、euh, des artistes dont on va parler、euh, par la suite dans quelques moments. On va entendre, entre autres, Kiss, mais tout de suite. On y va avec t e n Si. Si Vous êtes à l'antenne de la radio, campus à l'émission c l a s s i q u e Sur les ondes de la seule radio à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, Sifou89FM.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 Chain, he said, I'll give you one dollar. I said, y o u got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands, and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. C'est、euh, la pièce qui haut leur、euh, deuxième e l l e n t a l b o t e r a n Hell paru en 1974. On va en reparler de Kiss、euh, dans un moment. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Tensei ici avec quelque chose de complètement différent r e a d l o c k h o l i d a C'est une de leurs pièces les plus mémorables. Ça vient de l'album Bloody Tourist de 1978. 11h53, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant rendu aux éphémérides du 20 janvier, donc aujourd'hui même.、Et、effectivement, on débute avec l'anniversaire de naissance d'Eric Stewart qui, qui célèbre donc plutôt aujourd'hui ses 67 ans puisqu'il、ouais. est né le 20 janvier 1945. Eric Stewart de Tennessee.、Mm -hmm, mm -hmm. Exactement. Euh, en 1952, cette fois-ci, nous avons la naissance de Stanley Harvey e i n z e n qui、euh, lui est connu、euh, plutôt sous le nom de Paul Stanley, bien sûr, <rire> qui、euh, célèbre donc ses 60 ans. Oui, chanteur de qui C'est、euh, une bonne idée de changer de nom, hein, parce que Stanley e <rire> i n z e n c'est peut-être un bon nom pour un. Un rabbin, là, mais、euh, pas pour une rock star.、Euh, lui et Gene Simmons ont bien fait d'américaniser leur nom,、oui. si on veut, parce que, également,、uh, Gene Simmons, qui est、uh, Haim,、euh, oui. dont le nom de famille m'échappe, <rire> mais en fait, déjà, juste le prénom est difficile à prononcer. Il、mm -hmm. euh, faut, faut dire que c'est quelque chose. Également, en 1960, toujours le 20 janvier, Elvis Presley est promu sergent au sein de l'armée américaine.、Mm -hmm. Il a été promu sergent à conduire des Jeeps.、Enfin, ah. Bref. En 1964, cette fois-ci, Meet the Beatles est lancé aux États-Unis, bien sûr.、Oui. C'est ce, ce, le tout premier album du groupe à être lancé aux États-Unis. Ça a été、euh, la première. Non, non,、euh, non c'est le e n、euh, en fait,、euh, les, les premiers albums des Beatles ont été lancés sur différentes étiquettes.、Hein. Oui, oui, c'est vrai. e e e f f c t i v Meet n t m e the Beatles, je pense que c'est le premier、euh, sur l'étiquette Capital. Ah oui, oui, oui. voilà. voilà、ouais. oui, oui, D'ailleurs, on avait changé d e nom parce que c'était la pochette de With the Beatles. o u i e x a c t e m e n t mais avec des pièces différentes. Oui, et oui. au Canada, on avait une copie qui、euh, s'appelait Beatlemania, tout simplement, ou quelque chose o m a Oui,、ouais. Beatlemania、ouais, with que... the Beatles,、ouais. t'as raison.、Ouais, C'est、oui. ça, exactement.、Oui. Ouais. Euh, J'ai eu la chance d'en avoir un sous、hum. la main une fois, mais ça vaut très cher, cette copie-là.、Ah, oui. ouais. À ce qu'on m'a dit,、euh, et malheureusement, c'était pas la mienne, donc je <rire> n'ai pas pu la garder. <rire>、euh, Peut-être qu'un jour, par contre. <rire> Nous avons également en 1965, cette fois-ci, bien triste nouvelle, puisque c'était le décès d'Alan Freed, le père du rock'n'roll.、Euh, le père du rock'n'roll à la radio américaine. Celui qui a donné tue, son nom. Oui, exactement. Qui a créé oui, la culture du rock'n'roll aux États-Unis. Qui l'a emmené également. Il est décédé d'une un, cirrhose du fouet. Oui, exactement. Ouais,、euh, était, ça, C'était、euh, un gros buveur. Oui, exactement, malheureusement. En 1970, cette fois-ci,、eh、John、euh, Lennon plutôt, et Yoko Ono se coupent les cheveux afin de célébrer l'an 1 de la paix. <rire> il était pas mal épeurant avec ouais, la tête、ouais, rasée comme ouais, ça. <rire> Surtout sur Yoko.、Ouais, Yoko. Yoko, j'ai même pas vu de photo de... avec ses cheveux rasés. Je trouvais、ah. que John Lennon, ça y allait bien quand même. Ouais, il se fait pas stupir, mais Yoko Ono, ouais, ça doit être、ah, assez particulier. Oui, il est peurant. Oui. <rire> <rire> En、ah, 1973, cette fois-ci, Jerry Lee Lewis, alors qu'il doit donner un concert au Grand Ole Opry, se fait demander、euh, par les propriétaires de la salle de s'en tenir à la country, tout simplement. Euh, mais euh, il en fait tout autre. Effectivement,、euh, Jerry Lewis, Jerry Lee Lewis plutôt joue Great Ball of Fire, ainsi que Whole Lot of Shock, Whole Lot of Shaking Going On. Avant de quitter la scène, il déclare Je suis le roi des chanteurs de rock'n'roll, country et western, ainsi que du blues, tout en lâchant、euh, quelques insanités au passage. <t 'en> ne change pas ce il, cher il, Jerry. Il, il est très drôle. Ah oui, vraiment. <rires> Mais、euh, volontairement, c'est ça. Il ouais,、oh, oui, exactement.、Oh, il, il, il savait que. Il, En fait, il faisait, il faisait face à un public quand même assez particulier.、Ouais. Randall O'Pri.、Euh, il aimait beaucoup provoquer.、Ouais. Donc, euh, mais c'est des pièces qui, j'imagine, les gens ont dû quand même apprécier、uh, Great Ball of Fire.、Ouais. après les Une、bon、partie、euh, du public. Oui, oui, oui. Bonne chance. En、oh, 1982, cette fois-ci, pendant un concert d'Ozzy Osbourne, un, un fan p lance u t t ô l une chauve-souris inconsciente sur scène. p e n s a n t qu'elle est une fosse en plastique,、eh、bien, le prince des ténèbres la prend et lui arrache la tête à l'aide de ses dents. Il a ensuite été emmené à l'hôpital pour recevoir une piqûre contre la rage et ça a créé complètement une, une légende ouais, autour de ça. Oui, s b o tu sais, quand c'est arrivé, c'est ma blonde de l'époque qui m'avait appris ça. et puis Je ne croyais pas ça. Moi, je me disais, d'après moi, tu as lu ça dans le Weekly World News. <rire>、ouais, c'est pratiquement, ça fait. C'est quasiment une nouvelle.、Euh, Surréaliste, là.、Oh, oui, oui. oui c'est pour ça. Ben, là, tu, tu connais le Weekly World News. C'est、oh, oui. vraiment un, un journal sensationnaliste où toutes les nouvelles sont, sont inventées. C'est ça, un journal j o u n i e Et ils n'ont ni, de... ni, ni queue ni tête, là.、Oh, oui. euh, c'est pour ça, là, moi, je ne croyais absolument、oui. pas ça. C'est la paix. Meilleure des pires choses qui auraient pu arriver à Ozzy Osbourne, dans le fond, c e s ça a complètement relancé sa carrière. Bon, Il faut dire qu'il s'en、ouais. venait quand même bien.、Oh, oui, quand même,、euh, avec, avec, 80, euh, avec Randy Rhodes. Mais、euh... ça lui a créé une réputation vraiment incroyable、ouais. qu'il suit encore jusqu'à aujourd'hui, qui、ouais. a été un peu t e r n i à cause de ses aventures dans la télé-réalité. Mais quand même, qui. <rire> ben, lui du moins, peut-être pas、permis. pour tout le monde.、Euh, ça, ça, a, ça a été lui chercher peut-être des gens.、Euh, Euh, qui ne sont pas nécessairement rock, ouais, ouais.、Euh, mais au, au niveau justement du vrai public rock,、euh, ben, sa crédibilité est pas mal.、Euh Il n'y en a plus. Non, c'est ça, très malheureusement. <rire> mais moi, Ozzy <rire> Osbourne m'a terrorisé lorsque j'étais jeune.、Ah、oui,、euh, ouais, lorsqu'on me parlait de ses exploits et de sa, cette fameuse épisode de la chauve-souris,、euh, ça m'a pratiquement fait faire des cauchemars. Oui, parce qu'il était, était peur hein, à l'époque, je trouvais.、Euh, mais、ah. je ne le connaissais pas vraiment non plus. Je ne m'étais jamais adonné à écouter Black Sabbath ou Ozzy Osbourne.、Okay. Donc, ce qui. Euh, explique un peu la nuit、ouais. de derrière l'homme. Mais, mais je t'avoue que moi, je, je, ma perception d e z z a a toujours été que c'est un clown. Oui, oui, oui vraiment.、Ouais. Lorsqu'on voit un peu ce que sa carrière a été, effectivement,、mm. c'est malheureux, mais c'est ce qu'il est devenu et c'est ce qu'il a été pendant une bonne partie également、ouais. de celle-ci. En 1988, cette fois-ci, les Beach Boys, les Beatles, The Drifters, Bob Dylan et The Supremes sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, un an avant les Rolling Stones, c'était、ouais. ceux qui ont commencé, si on veut, cette, fan de, cette fanat du, de la pop-rock, entre autres les Beatles et les Beach Boys.、Euh, également, Bob Dylan,、euh, c'était mérité également en 1988. Quoique sa carrière allait quand même bien à cette époque-là. En fait, il, il faisait un retour, si on veut, dans les années 80, après avoir fait de très, très Mauvais album. Oui, oui, oui.、Euh, mais quand même,、euh, donc, c'est très ça, ça devait être une très belle soirée, malgré que Paul McCartney n'était pas présent à cette intronisation、euh, le 20 janvier 1988. Pour quelle raison、euh... il, était, euh, il donnait un concert, mais en fait,、euh, selon George Harrison, c'est tout simplement parce qu'il était.、Euh, en froid. En froid, froid. oui, c'est ça. Il était encore frustré après、mmh. les autres Beatles. Oui. Les, les Supreme, par contre,、euh, au Rock and Roll Hall of Fame. C'est limite. C'est limite. C'est que ça a influencé beaucoup parce que c'était trois femmes qui faisaient、ouais. euh, de la s o u l d u RB, qui a influencé beaucoup les jeunes femmes également à se lancer dans la musique par la suite, je crois. Sauf que c'est pas rock ça, du tout. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas.、Euh, <rire> non,、euh, effectivement. <rire> En 1998, cette fois-ci, Alice Nutter, membre du groupe pop-rock Chumba Wumba,、oh. euh, oui, oui, oui, euh, donc, e、euh, u se présente, a、euh, plutôt a f f i r m e à l'émission Politically Incorrect de Bill Maher、euh, que euh, lui et son groupe appuient les pirates anarchistes qui volent leurs albums sur Internet. En réponse, Virgin retire les copies de ses d i t s albums de leur Megastore. Donc, <rire> c'est.、Euh, surtout à l'époque, il fallait être prudent、ouais. avec ce qu'on disait à propos des pirates. mais、euh, ça, c'était en pleine、euh, folie Napster en 1 9 9 8 exactement. On,、euh, on, on commençait à se rendre compte du potentiel euh, euh, que pouvaient avoir les programmes de téléchargement et du risque monétaire que ça pouvait faire、ouais. avec les compagnies de disques. Et ç u s a i Mba Wamba, tu v i s c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Oui,、ouais, exactement. C'était vraiment des one-hit wonders. Oui, mais je、euh, Je pense que tous les autres magasins ont commencé à enlever leurs disques par la suite、mmh. juste parce que ça vendait pas. Oui,、euh, simplement. En <rire>、euh, 1999, cette fois-ci, eh bien, c'est、euh, si、la marque plutôt le décès de Bill Albaud.、Okay, Al Albaud? Oui,、ouais. Albaud. Euh, donc, batteur、euh, des Lemon Piper. s、ouais, Un autre groupe、euh, de, de, de One-Hit Wonders ouais, aussi. Ouais, ouais. avec、euh, Green t a m b o u r i n e s Oui, qui est、euh, selon moi un très bon album. C'est、ouais. de la bubblegum pop. Par、ouais. contre, c'est le musique. C'est、euh, un très bon、euh, One-Hit Wonders,、ouais, co ouais. contrairement à Chumba Wamba. Oui, c'était de <rire> très bons musiciens également au s e la formation. Euh, en 2002, cette fois-ci, la réédition de la pièce My Sweet Lord, de, de, bien sûr, place George Harrison au top des palmarès britanniques, bien sûr, à titre posthume. Mais, mais très mauvaise,、euh, une très, très, très mauvaise réédition, moi. je la trouve insupportable. Il、ouais, faut garder、ouais. la classique. Il faut que je t o u v e o r i g i n a l la... c'est ça. Nous passons cette fois-ci à la journée du 21 janvier et on débute, bien, on débute quand même assez tard dans, ouais, dans le 21 janvier. 1982. En 1982, oui, avec B.B. King qui fait don de sa collection de 20 000 albums de blues à l'Université du Mississippi. La collection comportait plusieurs albums très rares de vieux blues et il a accumulé une partie de cette collection alors qu'il était animateur radio,、mmh. puisque B.B. King, pendant plusieurs, plusieurs années, avant de commencer sa carrière de guitariste, était animateur à des stations、ouais. de blues américaines.、Euh, et à ce qui paraît, il y a beaucoup de, de, de copies de ces albums-là qui sont uniques et donc、euh, l'Université、euh, du Mississippi a、euh, un très, très, très beau geste.、Et、effectivement. Alors, en 1982, cette fois-ci,、eh euh, nous avons le décès ici de Jackie Wilson à la suite d'une crise cardiaque, ce qui est très malheureux. Également en 1987, c'est le Rock'n'Roll Hall of Fame qui tient sa première cérémonie d'intronisation et où sont honorés les coasters Eddie Cochran, Bo d i d d l e y Aretha Franklin, Marvin Gaye, Bill Haley, ainsi que B.B. King, Rick Nelson, Roy o r b i s o n Carl Perkins, Smokey Robinson, T-Bone Walker, Muddy Waters, Hank Williams, Leonard c h e s s et bien d'autres puisque c'était la première cérémonie.、Ouais. Donc on se limitait pas à cinq comme on l'a fait par、ouais, ouais. la suite. Euh, on a, euh, fait... Donc, Ça devait être une très longue soirée, par contre, ouais, pour les、parfait. gens du Rock'n'Roll a v e r f a m e Pas d'Elvis、euh, je... En fait, c'est une très bonne question. Je... Probablement qu'Elvis se retrouvait là-dedans. En fait, j'imagine pas.、Euh... Parce que je trouve ça bizarre que Elvis ne soit pas là, mais Kank Williams soit là. Oui, effectivement. Bon, alors, D'après moi, Elvis devait être,、euh... être là-dedans. Non, il y a des bonnes chances. Ça a juste été, il a été mis dans les bien s d'autres、euh, pour ce qui est de ça. Parce qu'il me semble que c'est un choix évident, là, surtout oui, pour l'ouverture de ça.、Oui. Et d'ailleurs,、euh, va... Chuck Berry non plus n'apparaît pas dans cette liste-là,、oui. mais je crois qu'il a été également intronisé cette année-là. C'est a、euh, C'est au moins un bel élé là. Oui, oui. C'est ce qui est minimum, si、ouais. on veut, pour la crédibilité. Et parlant de Elvis. Oui, puisqu'en 1997, le colonel Tom Parker, ancien gérant d'Elvis, décède à 87 ans. ensuite à des complications d'un ACV.、Ouais. Lui qui a profité de la carrière profité, de l v i s Profité, oui, c'est pas un homme qui était tellement aimé non plus. Non,、hein. non, exactement, qui était pas très, très honnête non plus, oui, puisque、bien. lui et Elvis se séparaient 50% des profits, alors que lui faisait pas grand chose à part boucler <rire> les concerts. e、euh, n plus, le colonel Parker gardait tous les revenus des produits dérivés d'Elvis, donc tout ce qui était chandail, buste. Je f a i s pas ça, par exemple. u s、ouais, ouais, Elvis、ouais. ne faisait aucun sou sur tout ce qui était,、euh, quelque chose avec sa face dessus, dans le fond. C'était le colonel、oh, ouais. qui ramasser l'argent. Donc, il a fait plus de, plus de fric qu'Elvis Presley dans, dans sa carrière.、Ouais, C'est assez incroyable. Ouais, ouais.、Mm -hmm. Il a profité aussi、euh, d'Elvis lorsqu'il est décédé, puisque、euh, le lendemain des funérailles, le jour même en fait, des funérailles d'Elvis, il prenait l'avion, s'en allait à New York pour signer un nouveau x contrat s de publication de disques, mais également de,、euh, de ce qu'on appelle la memorabilia,、mm -hmm. euh, des trucs à l'effigie d'Elvis qui ont été vendus. Beaucoup plus populaires également après sa mort qu'avant,、euh, lorsqu'il était vivant. Ces trucs-là, on parle、mm -hmm. aussi de. de de bustes, e、euh, n porcelaine, d'Elvis Presley,、ouais. d'assiettes, de, de, e、euh, <rire> t tous les trucs, là, que, qui, leur a p p o r t é beaucoup d'argent. Donc, un rapace. Oui, oui, exactement. exactement. Et x a c e e m nous t Et n terminons cette journée du 21 janvier en 2003, alors que David Palmer, ancien claviériste de Jethro Tull entre 1969 et 1980, change son nom pour Dee Palmer à la suite d'une opération qui lui a permis de、ouais. devenir une femme.、Mm -hmm. Et David Palmer, qui est, qui est venu ici à Trois-Rivières à deux、mm -hmm. reprises、ouais. présenter des concerts avec l'OSTR où il reprenait des classiques du rock de façon symphonique. Ce n'est pas très répandu à l'époque, c é t a i t un peu nouveau.、Ouais. Euh, et c'est ça, lorsqu'on a appris euh, ça. b e n surtout,、euh, Ian Anderson de Jet Row t u l l、euh, lorsque les journalistes se sont présentés à sa p a r t il n'était absolument pas au <rire> courant. J'aurais aimé ça qu'il m'avertisse.、Euh, <rire> des... Et surtout, il y avait de la misère à s'imaginer que ce type qui a toujours connu comme un espèce de bonhomme avec une pipe et,、euh, puisse être maintenant une madame. Oui, oui, c'est assez particulier, c'est、oh, spécial. Ouais, absolument. Nous avons par la suite,、euh, la dernière journée de cette oui, semaine, la、oui. journée de dimanche, le 22 janvier, nous avons en 1935, tout d'abord la naissance de Sam Cooke, bien sûr, euh, reconnu, euh, dans le monde du RB, comme étant、oui. un pionnier, bien sûr, il a eu un très, très grand succès. Et d'ailleurs,、euh, également, il avait des thèmes,、euh, sur les droits civiques,、euh, avant même que ça soit au goût du jour, si on veut.、Euh, il est malheureusement décédé dans les années 60. On、oui. a tenté de, en fait, selon, selon les, les, les, les, les témoins,、euh, S'arrêter la légitime défense en, de, de la part d'une femme qui l'essayait d'agresser ou quelque chose du genre. Bref, c'est une histoire très sordide. En 1946, cette fois-ci, nous avons la naissance de Meat Loaf, bien oui, sûr. Meat Loaf qui... Qui, qui, qui a quand même des vertus, je dirais, jovialistes ici,、euh, puisque toutes les fois qu'on nomme son nom, on a d'immenses sourires. Oui, <rire> bon, on éclate de rire ici, d a n s l e studio. <rire> Effectivement. <rire>、euh, et donc, il, célébrait ses, il célébrera plutôt ses 66 ans、oui. euh, <rire> cette semaine. Meat Loaf qui, je crois que la meilleure chose qu'il a produite, c'est sa fille, la femme d、oui. e、euh, de Scott Ian,、ouais. euh, guitariste d'Anthrax.、Euh, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça m'est、oh、sorti、oui. de la tête. <rire> Nous avons également en 1959,、euh, bien seul dans son appartement, Buddy h o l l y enregistre Peggy Sue Got Married, Crying, Waiting, Hoping, ainsi que That's, the, that,、uh, that's, what, sh, that's what They Say. Euh, donc, une partie des pièces、euh, qui constituent ses、euh, derniers enregistrements, bien sûr, avant de décéder.、Oui. Euh, avec t h e Big Bopper et. Euh, Ed, euh, non, pas Eddie v a l e、euh, n s Richie v a l e n s Richie v a l e n s、ouais, voilà. Eddie Van Halen d a n s la tête.、Ouais. C'était pas le bon groupe ni non, la bonne époque. Non, vraiment pas. <rire> Pour en revenir à Meatloaf, c'est quand même、mm -hmm. bizarre hein,、euh, que des chanteurs de, de, de ballades comme ça. Euh, qui euh, cause autant d'hilarité、euh, ouais, dans le monde. Ouais, ouais. Ben, déjà, tu dois faire un... une recherche l à d e Tu d o s faire un épisode de Catalepsie、euh, là-dessus. Sur,、euh, sur Meatloaf. <rire> <rire> ouais, ça, ça, ça, ça, ça pourrait être particulier, mais c'est. Moi, Meatloaf. Non, non, non. non. <rire> Meatloaf, ce, qui toujours,、euh, ce que j'ai toujours trouvé absurde, d'abord, c'est son nom, parce que pain de viande, je ne sais pas, ça ne m'attire pas pour acheter un, un, un, un disque de Meatloaf, en fait. Voilà. <rire> On passe cette fois-ci au 22 janvier 1966 où les Beach Boys enregistrent Wouldn't It Be Nice. Je crois que c'était d'ailleurs une des premières sessions d'enregistrement pour l'album Pet、oui. Sounds. Après avoir enregistré,、euh, bien sûr,、euh, Good Vibration, qu est,、mm -hmm. euh, qui, était, qui devait se retrouver sur Pet Sounds finalement, qui a été enlevé、euh, au profit de Smile.、Et、on s'est commencé à mal tourner oui, par oui. la suite. Un an plus tard, en 1967, les m o n k e e s donnent un premier concert à San Francisco. Bien sûr. Donc, le groupe qui、euh, s'était habitué à jouer pendant, entre les prises de leur émission de télé, ils sont devenus de vrais musiciens. Oui,、euh... oui, d e musiciens fort corrects. Oui, il y avait déjà, c e à d i r e il y avait déjà une, une approche des instruments qui é t a i t déjà faits et ils se sont juste perfectionnés par la、ouais. suite. En 1972, cette fois-ci, c'est David Bowie qui annonce qu'il est bisexuel dans un interview au Melody Maker.、Ouais. chose qui,、euh, par la suite, a, je, je crois qu'il l'a, il e venu là-dessus, il l'a regretté.、Ouais, gr... gr... C'est un stun publicitaire, mais、mm -hmm. il l'a regretté. Il dit que c'est la pire gaffe que j'ai jamais fait.、Ah, oui, exactement.、Mm -hmm. Puisque aussi, à l'époque, il faut dire que s'affirmer comme bisexuel, c'était bien souvent les artistes qui étaient, en fait, homosexuels. Comme Freddie Mercury l'avait fait, comme Elton John également l'a fait dans les années 70. En fait, Freddie Mercury l'a toujours caché. Oui, oui, exactement. Il, il, je crois, vers la fin de sa vie, il avait parlé d'une bisexualité qui e n f a t q u aimait autant les hommes que les ouais, femmes. Oui, c'est ça. Sauf que c é t a i t pas vrai. n o n c'est、ouais. ça, exactement. Puisqu'il s'était marié avec, d'ailleurs, je crois que c'était une, une grande amie à Brian May.、Euh, il s'est marié pendant, je pense,、euh... Deux, trois ans, et par la suite, elle est quand même, cette femme-là, dont le nom m'échappe, mais elle est quand même restée sa meilleure amie.、Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est elle qui a hérité de toutes les possessions de Freddie、ah ouais. Mercury、euh, par la suite. Euh, et、euh, c'est ça. Donc, David Bowie, lui, qui était、euh, au contraire hétérosexuel, mais pour mousser les, les ventes d'albums, il a fait ce genre、pour、de déclaration.、Euh, c'est ça, pour、euh, mousser son image, et, euh, euh, mais il l'a regretté beaucoup. Oui, oui, exactement. <rire> c'est sûr que ça, ça, ça, ça peut changer l'approche que certaines personnes vont avoir de toi. Non, pas, ben, non, pas, je veux dire. Enfin, voilà. <rire> en 1977, cette fois-ci, Wings atteint、euh, le numéro 1 du palmarès des ventes d'albums avec Wings Over America, bien sûr. Ce qui, qui est quand été, même、euh, exceptionnel, p a r c e q u e c'est un、ouais. album triple. Oui, exactement. Un album triple, mais qui, quand même,、euh, contenait les plus grands succès, ouais, succès.、Euh, la formation et que, que j'aime bien entendre. Quelques en fait. pièces des Beatles aussi. Oui, oui, exactement.、Mm -hmm. Oui, c'est vrai.、Euh, J'ai bien aimé、euh, Wings Over America,、ouais. en fait,、euh, pour l'avoir écouté à quelques reprises. En 1983, cette fois-ci, c'est MTV qui、euh, commence à, à émettre, bien sûr. Donc,、euh, la, cette station qui, au départ, faisait jouer des vidéoclips, mais qui maintenant ne fait plus jouer de vidéoclips.、Oui. Il n'y a plus vraiment de raison d ê t t e n d r e n t c'était pas vraiment une bonne nouvelle pour la musique, je pense,、mmh. euh, que cette approche euh, euh, visuelle. Euh, Commercial, e s mercantile, s、mm -hmm. euh, de la musique. i、ouais, l y a eu de, de, de bons vidéoclips qui ont été réalisés avec les années, mais ils étaient très peu par rapport à tout ce qui é s u C'est une goutte d'eau dans le sein. Oui, c'est ça, exactement. Et、euh, MTV qui, maintenant, diffuse tout simplement de la télé-réalité. Il n'y a plus de musique qui passe C'est un peu、euh, ce que Musique Plus r e s t e de devenir dans quelques、ouais. années ici a u s s i、mm -hmm. Et finalement, nous terminons, e n 1990, alors que Slash, bien fidèle à lui-même en bad boy, <rire> décide de sacrer à la télé, en recevant un American Music Award.、Ouais. On... On ne nommera pas le mot, mais il commence en F et il finit、oui. avec un K.、Oh, oui. Donc il était très content. En fait.、oh, oui, tout à fait. Ben, il avait l'air、euh, carrément d'un imbécile.、Oui. Je trouvais ça très comique <rire> p a r c e q u e je l'ai vu. Avec,、euh, il était avec Dorfman Kagan. Ça faisait partie de l'image aussi de Guns N' Roses.、Oh, C'était、oui. des bad boys et、euh, il, il, il essayait aussi d'être le plus possible outrageux. Outrageux, voilà.、Oui. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes, à, soit Catalepsie. Ça, c'est les lundis、oui. à 20h. Non, on fait pas d'émissions sur Myth, là. <rire> ou sur les des chanteurs de balade, c'est une blague. <rire>、euh, c'est en reprise、euh, les mercredis à 14h, à 15h, plutôt.、Mm -hmm. Et、euh, album classique,、euh, ça, c'est les、euh, vendredis, juste avant le classique, à 10h, en reprise les samedis et mardis. Merci beaucoup. Merci.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 Emerson, Nick and Palmer, Gentle Giant, Frank Zappa, Blood, Sweat and Tears, The Grateful Dead, Octobre, Contraction, s Les Séguins, r y a Buchanan, Lou Reed, Edgar Wintergrove, o Uriah Heep, Status Quo et Deep Purple. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe néo-zélandais très obscur qui a sorti deux albums en 72 de Quatuor Ticket, qui avait un excellent guitariste dans ses rangs. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album, Vénile Classique, paru aussi cette année-là. Un très immense c l s s i q du rock progressif, soit Foxtrot de Genesis. On va débuter tout de suite avec trois pièces qui ont obtenu un, de gros succès en 1 7 2 Dans un moment, on va entendre T-Rex et Rod Stewart, mais tout de suite, on écoute Chicago Saturday in the Park. Vous êtes sur les ondes de la Radiocampus, la station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou, 89 infâmes. Affronte、l rocker affronte l'Académie de l'Impact à 16h au centre Alphonse-Desjardins. Les patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. Le service d'aide à l'emploi de l'Université du Québec à Trois-Rivières vous invite à participer à la journée carrière UQTR qui se tiendra le mercredi 25 janvier prochain entre 10h et 16h. L'activité se déroulera au CAPS de l'UQTR et pour de plus a m p l e s renseignements au sujet de la journée carrière UQTR, il suffit de communiquer avec le service d'aide à l'emploi de l'Université. L'équipe masculine de soccer des Patriotes aura un match amical contre l'Académie de l'Impact de Montréal le 22 janvier prochain à 16h. L'Académie de l'Impact est dirigée par l'ex-entraîneur des r e d m a n de McGill, Philippe u l a f r o y et cette équipe offre du jeu très rapide axé sur l'offensive. Le tout se déroulera au centre Alphonse-Desjardins, dans le secteur 4 de la Madeleine. La Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières reprendra son calendrier régulier le 30 janvier prochain à 20 h, au Café Bistro La Chaise-Galerie. Pour l'occasion, l'équipe des Bleus affrontera l'équipe des Rouges. L'activité est gratuite. C'était v o t r e c a p s u l e Info Campus. r.ca. Patriote.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 De l'impression, de la broderie, le tout fait ici à t r o i s r i v i è r e s au 270 rue l a c e r t e o u visite le waxdesign.ca. v i e n s découvrir ton milieu de travail à la journée carrière 2012, le mercredi 25 janvier de 10h à 17h au Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. La journée s'adresse à tous les étudiants.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 Time! Send me. Telegram Sam s'est tiré de cette、euh, pure merveille qui est l'album t h e Slider, qui est sorti le 21 juillet 1972. Juste avant ça, on a entendu Rod Stewart avec You Wear It Well. Ça nous vient de son disque Never a Dull Moment, de, qui lui aussi est sorti le 21 juillet. Au début du bloc, on a entendu Chicago avec Saturday in the Park, un immense classique qui nous vient de l'album Chicago 5, qui lui est paru le 10 juillet. Midi 30 pile, vous êtes à l'émission r A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission r A Classic consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Dans le prochain bloc, on va entendre trois très gros canons par Steely Dan, Stevie Wonder et tout de suite Billy Preston. Vous êtes sur les ondes de c e s fou! i got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. I've got a song, I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. When it go round i n circle, s when it fly high like a bird up in the sky. When it go round i n circle. s Once in a w h i l e I've got a story, ain't got no mother. Let the bad guy win every once in a w h i l e When it go round in i n circle, s when it fly high, like a b i r d up in the sky, when it go round i n circle. s m u s i c move me around. I've got a dance, I ain't got no steps. I'm gonna let the music move me around. When、we'll、I go around in circles. When if l y h i g h like a bird up in the sky. When、we'll、I go around in circles. When、we'll、if hide l i k i r the y My friends, I've got a song. I ain't got no melody. I'm、I、gonna sing it to my friend. Le salon de billard, c'est 7 tables, slot car, racquetball, volleyball, 6 écrans de télé, du café Vanout, de l'Internet gratuit et un permis d'alcool. Le salon de billard, 1400 rue au Buchon, Trois-Rivières. Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et dans le passé, j'ai aussi la chance d'animer l'émission Dans le trafic avec le très honorable Éric Toulouse et le magnifique Luc Bourque. Ces expériences m'ont appris une seule chose le média radiophonique universitaire.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 Le procès des MC, dans la recherche d'autant r a p p e u r i n t e r p r è t e pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque participant doit performer sur scène et adapter leur texte ou des beats mystères d'un beatmaker de la région. プロスは2500ドル。 89:1 L'album Came By a Thrill, leur premier album qui est sorti en octobre 1972 et qui était le point de départ d'une carrière stellaire dans les années 70. C'était bien sûr Reeling in the Years. Juste avant ça, on a entendu Stevie Wonder avec Superstition qui nous vient d'un de ses grands albums Talking Book qui lui est sorti le 28 octobre. Et au début du bloc, on a entendu Billy Preston avec Will It Go Around in Circles. Ça nous vient de son album Music Is My Life. qui lui est paru le 8 octobre. Midi 45, vous êtes à l'émission A Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission A Classique consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Année exceptionnelle au niveau du rock, mais aussi au niveau historique, très riche en éphémérides. Notamment, on retient 1972 puisque c'est l'année au cours de laquelle le président Richard Nixon a fait son voyage en Chine. du 21 au 28 février avant de rendre visite à l'Union soviétique l e s 22 et 23 mai et Nixon a été tout à fait brillant lors de ses missions diplomatiques puisqu'il a joué très habilement sur les deux tableaux à la fois, ce qui a donné une toute nouvelle tournure à l'époque à la guerre froide qui perdurait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, beaucoup moins brillant, le 17 juin, on apprenait qu'en pleine campagne électorale, la police avait surpris cinq hommes en train de poser des micros dans l'immeuble du Watergate à Washington. Du quartier général du Parti démocrate. L'enquête avait révélé à l'époque que les hommes arrêtés avaient agi pour le compte du comité pour la réélection du président républicain Richard Nixon, ce qui, bien évidemment, a été,、euh, l'élément déclencheur d'une crise politique majeure qu'on a connue par la suite sous le terme d u scandale du Watergate,、euh, qui a causé la chute de Nixon deux ans plus tard, en 74, ce qui fait qu'il est connu et reconnu,、euh, depuis par les générations subséquentes, Nixon uniquement comme un magouilleur. Néanmoins, à ce moment-là, en 72, ça n'avait pas eu d'incidence puisque Nixon a été réélu le 7 novembre comme président des États-Unis avec 60,7 des voix. Face au programme de réforme radicale de son adversaire malheureux, le démocrate George McGovern, qui lui avait obtenu 37,5 des suffrages. Ici, au Québec, l'âge de la majorité est passé de 21 ans à 18 ans. Le 1er janvier 1972. Le 6 avril, le maire de Montréal, Jean Drapeau, annonçait que le coût des Jeux Olympiques serait de 310 b i l l i o n s et il dévoilait la baquette du futur stade olympique. C'est plutôt ironique quand on sait à quel point ça a été un gouffre financier incroyable, les Jeux Olympiques. Le 19 juillet, Québec annonçait que le salaire minimum serait porté de 1,50 à 2 mais en plusieurs étapes. C'est-à-dire que le 1er août, il passait à 1,60. Le 1er novembre, à 1,60. Le 1er mai 73 à 1,70, le 1er novembre 73 à 1,80, le 1er mai 74 à 1,90 et finalement le 1er novembre 74 à 2 l'heure. l l a r s Ça veut dire que les 310 millions、euh, des Jeux olympiques apparaissaient astronomiques pour le commun des mortels en 1972. Le 27 juillet, Maurice Richard devenait le premier entraîneur des Nordiques de Québec. Beaucoup de gens ont l'impression que l'égalité des sexes, ça existe depuis des lustres. Pourtant, c'est seulement le 22 mars 72 que le Congrès des États-Unis a approuvé le Equal Rights Amendment, un amendement qui visait à assurer aux femmes une totale égalité, loi également approuvée par Nixon, qui a vu sa ratification, qui a toutefois été bloquée par les tenants de la nouvelle droite de l'époque. Eh bien, l'égalité de l'homme et de la femme, ça date seulement de 4 1 États-Unis, ce qui est tout à fait récent dans l'histoire. L'histoire retient aussi、euh, 1972 à cause d'un acte terroriste retentissant、euh, perpétré aux Jeux Olympiques de Munich lorsque deux membres de l'équipe olympique israélienne ont été assassinés le 5 septembre par un commando de huit palestiniens, le groupe septembre noir, puis de neuf autres le lendemain,、euh, le 6 septembre. Donc,、euh, 11 athlètes au total. Finalement, sur une note,、euh, absolument incroyable, le 26 janvier, suite à une explosion dans un avion de la compagnie, y o u g o s l o v e n s k i Aerotransport, une h ô t e s s e de l'air, Vesna v u l o v i c qui se trouvait dans la partie centrale d'un décès neuf de cette compagnie aérienne yougoslave a été projetée à l'extérieur de la Carlingue. Après une chute de 10 000 mètres, 10 000 mètres, elle s'est écrasée、euh, près du、euh, village tchèque de Karmenice. Elle n'a eu que les deux jambes cassées et une fracture du crâne ainsi qu'une paralysie qui s'est estompée avec le temps. C'est incroyable. 10 000 mètres. Au cinéma, en 72, on retient surtout、euh, les films、euh, Le Dernier Tango à Paris avec、euh, Marlon Brando, qui a fait grand scandale à l'époque. À cause de ses scènes、euh, érotiques explicites.、Euh, aussi, il était une fois la Révolution de Sergio Leone, qui était très populaire ici au Québec.、Euh, 1972, c'est aussi le premier volet de la série Dirty Harry avec Clint Eastwood, Frenzy de Alfred Hitchcock, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander de Woody Allen, le James Bond, Les Diamants sont éternels avec、euh, Sean Connery, qui est l'interprète le plus consacré de l'agent 007. Ainsi que le film culte、euh, Orange mécanique de Stanley Kubrick, un film qui traverse le temps et fait de nombreux, de nouveaux adeptes à chaque nouvelle génération. Ici, au Québec, on se rappelle surtout des films、euh, Les Colombes,、euh, Mélodrame de Jean-Claude Laure, La vraie nature de Bernadette de Gilles Carle, Les s m a t s de Jean-Claude Labrec q et、euh, Quelques arpents de neige de、euh, Denis h é r o u l À la télévision, on note、euh, surtout les débuts de la série Mash et la fin de Ma sorcière bien-aimée. Parmi les émissions qui étaient les plus populaires en 1972, on retrouvait la sitcom All in the Family et les séries Marcus w i l b y Hawaii Five-O »,« Mission Impossible et Colombo. Voilà pour ce qui est de 1972. On va tout de suite poursuivre en musique avec、euh, trois morceaux remarquables. Dans un moment, on va entendre le j g i y s Band en concert ainsi qu'un gros canon. De JoJo Gann, mais tout de suite, on écoute une des pièces les plus marquantes de 1972, You're So Vain, de Carly Simon. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La s l e d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89A FM.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 Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 22 janvier, les Patriotes Soccer affrontent l'Académie de l'Impact à 16h au centre Alphonse-Desjardins. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. u q t r c a patriote.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 Get crazy, I get down to it. I said, You go to move the window, make a new moon, get it all down, get it all night, get it all right, get it outside and get it down, baby.、Yeah. Where、well, am I jamming? Let me hear you, nigga. <laughs> <Come> on, <babe. laughs> Ice a n avec Warmer Jammer, une pièce en spectacle tirée d'un très bon album en concert Live Full House, paru le 24 septembre 72. Juste avant ça, on a entendu Joe Joe Gunn avec Run Run Run, un classique tiré de leur premier album homonyme, qui lui aussi est paru en 72. Et au début du bloc, on a entendu Carly Simon avec You're So Vain, ça nous vient de son album No Secrets, qui lui est paru en novembre 72. 13h03?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 Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission classique consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Dans le prochain bloc, on va entendre les débuts en solo de Peter Frampton. On va aussi entendre les Moody Blues. Mais tout de suite, on écoute Cactus. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des médiums de la S. La diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Big、show magic closure. r e r ass h o s e is o He hands out. Classique 89 ans.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 Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Ben、eh、oui, c'est sûr Qu -ce que c'est que t'as à proposer. Ben, euh, à ta minute,、euh, j'ai de la mort de rire, de la rivière rouge, de la route des Indes, de l'Imperial Star. Oh, oh, oh, oh veux-tu peut-être me dire c'est quoi ces sortes de bières-là? Ah, tu connais pas ça? Fait que t'es en train de me dire que tu connais pas encore la barrique. La quoi? La barrique. Le paradis de la bière à Trois-Rivières. Eux autres, là, ils ont le plus grand choix de bière en Mauricie. Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 4 1 1 1 0 Boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour.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 o v e e m h Solo de Peter Frampton, It's a Plain Shame, c'est tiré de son premier album w i n of Change qui est sorti en juillet. Lui qui avait laissé tomber、euh, la formation Humble Pie un an plus tôt, formation、euh, qui se débrouillait bien quand même. On en a entendu une pièce la semaine dernière de Humble Pie, mais Peter Frampton, lui, a connu une carrière vraiment stellaire par la suite dans les années 70. Juste avant, on a entendu un groupe qui a lui aussi connu beaucoup de succès, mais au début des années 70, les Moody Blues avec I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, une pièce tirée de leur dernier album important de la décennie 70, soit Seventh Sojourn, Qui est paru le 17 novembre 1972. Et au début du blog, on a entendu une autre formation qui a connu beaucoup de succès au début des années 70, Cactus, avec deux pièces tirées de leur album Hot and Sweaty, qui est sorti le 28 août, c'est-à-dire Bringing Me Down et Bad Stuff. 13h21, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission Rock Classic consacrée entièrement à l'année 72, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. On va y aller avec un bloc un peu plus hard rock. Dans un moment, on va entendre Grand Funk et Black Sabbath, mais tout de suite, on y va avec 10 Years After.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 Bœuf, Avec la pièce Snowblind tirée de leur album Volume 4 qui est sortie le 25 septembre 1972. Juste avant ça, on a entendu Grand Funk avec Flight of the Phoenix. Ça nous vient de leur album Phoenix qui lui est paru le 15 septembre. Et au début du bloc, on a entendu Ten Years After avec Chou Chou Mama. Ça nous vient de leur disque Rock and Roll Music to the World qui lui est paru en octobre 1972. 13h35. Vous êtes à l'émission Rock Classic, en c o n v o n é d'Anne à l a f f a r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission Rock Classic consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Rock Classic, en passant à un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net. Sur lequel vous retrouverez plein de sections qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées et un accès direct à mon blog sur lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums p e r u s dans les douze derniers mois. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'aller écouter comme ça une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou、euh, formuler une demande spéciale si vous le désirez, ne vous g ê n e r surtout pas. Le site se trouve au www.rockclassic.net. On va tranquillement se diriger vers le rock progressif dans quelques minutes. On va entendre les Allemands de Birth Control, mais tout de suite, on écoute Argent. Hold your head up. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. classique 89 fois. Paraded with irony, hunger, and corruption. The Eastern world and the Africans, too, are going to repeat the history of our wars and how industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently, nobody can do anything against it. For our society is on the main. Sometimes, sometimes i t r y to draw RICE! I'm not g o n get anybody am I Au Québec et dans leur pays d'origine, l'Allemagne. Ce qu'on vient d'entendre, c'est leur classique Gamma Ray, tiré de leur meilleur album en carrière, enregistré en septembre et octobre 1972. w h o d o m e n un album magnifique, absolument inconnu aux États-Unis, en Angleterre et en Europe. C'est malheureux, mais ils n'ont pas eu une carrière aussi remarquable qu'ils auraient dû, ce qui fait qu'aujourd'hui, leurs disques sont un peu difficiles à trouver. Juste avant ça, on a entendu le Quatuor anglais Argent avec leur plus gros succès en carrière Hold Your Head Up du disque All Together Now, ce qui est sorti en juillet 72, bien sûr. 13h53, vous êtes à l'émission Rick Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission Rock c l a s s i q u e consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous faire tourner une face complète d'un immense album Véné c l a s s i q u e Je vais vous faire tourner un côté du disque Foxtrot de Genesis, véritable chef-d'œuvre. Bien sûr, en 1972, un des genres musicaux les plus prisés au Québec et un peu partout dans le monde. C'était le, le rock progressif et on a vu sortir cette année-là des chefs-d'œuvre et des classiques ultimes dans le genre, le rock progressif, qui se voulait une évolution vers une forme plus artistique, plus cérébrale du rock en combinant comme ça des éléments de musique classique et jazz au blues, au folk. Dans une espèce de hard rock. La semaine dernière, je vous ai présenté une face entière、euh, du disque Fragile de Yes, qui est paru en janvier 72. Yes était particulièrement inspiré et prolifique cette année-là, puisqu'ils ont récidivé en septembre avec un autre chef-d'œuvre, l'album Close to the Edge,、euh, qui est paru le 13 et dont on va entendre un morceau dans un moment, mais tout de suite, on va entendre un trio fabuleux. Je parle de Emerson Lake and Palmer avec la pièce qui ouvre leur excellent disque Trilogy qui est sorti le 6 juillet 72, The Endless Enigma. Vous êtes sur les zones de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock progressif à t o i r i v i è r r e C'est fou. 89 FM. Au 26 janvier se déroulera la 24e édition du Carnaval étudiant à l'UQTR. Sous le thème Où est Charlie? Le comité du Carnaval 2012 vous propose quatre jours de festivité et de compétition entre les différentes associations étudiantes. Pour en connaître davantage sur la programmation et les lieux d'activité, veuillez synthoniser Sifu durant les émissions quotidiennes. De plus, vous pouvez consulter le cahier des participants au www.carnaval2012.sitew.com. g e t a r o o m c a présente les spectacles de Down with Webster et Creature à l i m p é r i a l de Québec le jeudi 26 janvier. Cancer Bats, Never More Than Less, Attaque de Microphone et Propane au cercle le vendredi 3 février. Sam Roberts et Zoos au cercle le jeudi 9 février. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via g e t a r o o m c a Allez visiter la page Facebook de g e t a r o o m pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com baroblique g e t t r o o m c a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 B4. A17. A17. R34. R34. I41. I41. K70. K70. Barrique! Oh oh! On a un gagnant pour le prix de la barrique!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 Vous êtes assez fou. pour l'écouter. 89、oh. Un de leurs nombreux classiques, a n y u and I, la pièce qui clôture un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Close to the Edge, qui est sorti le 13 septembre 1972. C'était précédé cette longue pièce d'une autre longue pièce, cette fois-là, de Emerson, l a k et Palmer, The Endless Enigma, le morceau, long morceau qui ouvre l'album Trilogy, très bon disque, sorti le 6 juillet 1972.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 On en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une face complète d'un album v i n y l e classique. Cette semaine, je vous présente un méga classique du rock progressif qui est paru il y a 40 ans, le quatrième album de Genesis Foxtrot, sorti le 6 octobre 1972. Les deux précédents albums de Genesis étaient excellents, mais celui-ci les surpassait largement. Il est devenu Le premier, leur premier chef-d'œuvre ultime et peut-être le meilleur album de rock progressif de l'histoire. L'imagination fertile de Peter Gabriel, ses textes imagés et surréalistes et le très grand talent d i n s t r u m e n t i s t e et de m é l o d i s t e de Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett et Phil Collins ont fait de cet album une pure merveille que tout amateur d e r o c k progressif se doit d'avoir en sa possession. Le tout présenté dans une pochette énigmatique et tout à fait en symbiose avec la musique prodigieuse de Foxtrot. Aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter la phase 2 en entier, phase 2 qui renferme la fabuleuse longue suite Suppers Ready, une longue pièce à plusieurs mouvements qui est tout à fait magique. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock pour agresser Fatoir-Rivière. C'est fou, 89.1 FM. Quite right, and i t s hello, babe, with your guardian, a v e so f blue. Hey, my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes.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 Your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your r arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. We got some wild things f l o a t i n g about! Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear! <whistles> Feel your body melt! m o m to mug, to mug, to dad! Dad in to h e f f i c e dad in to h e f f i c e You are full of all. Dad to damn, to、yeah. dumb to mug. We're leaving the shop to t h e e u r house. On vient d'entendre la face 2 au complet d'un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Vinyl Foxtrot, paru le 6 octobre 1972, il y a 40 ans. On vient d'entendre la merveilleuse s o p p e r s Ready qui occupe presque en entier la face au complet. Pièce en plusieurs mouvements, sept mouvements, c'est-à-dire Lover's Leap suivi de. The Guaranteed Eternal Sanctuary Men, e c h n a t o n and Itzakon and their Band of Merrymen, How Dare I Be So Beautiful, Willow Farm, Apocalypse in 9 8, co starring、uh, the delicious talents of Gabble Ratchet, a n finalement, As Sure as Eggs Is Eggs, a c h i n g Man's Feet. Pour simplifier le tout, disons que Supper's Ready, ça raconte l'éternel et cosmologique lutte entre le bien et le mal. Le groupe la jouait en entier, en concert, et le chanteur Peter Gabriel utilisait les longues parties instrumentales de cette pièce pour changer régulièrement de costume afin d'interpréter les, les diverses parties, les divers personnages dont il est question dans Supper's Ready. Euh, dans Wikipédia, on donne cette description、euh, des prestations de Peter Gabriel pendant Supper's Ready. Au début du morceau, il portait un costume noir qu'il venait agrémenter、euh, par la suite d'une couronne d'épines. Pour la section Willow Farm, il se coiffait d'un chapeau qui entourait sa tête de pétales roses, donc、euh, le fameux costume de fleurs. Pendant Apocalypse in 9-8, il disparaissait pendant un long moment pour revenir dans une cape, grande cape noire et une sorte de casque rouge aux formes géométriques qui lui laissait un trou en forme de losange pour voir et chanter. C'est le costume qu'on voit sur la pochette de l'album Genesis Live. Pour la dernière section, Peter sautait littéralement hors de sa cape au milieu d'un éclair d'étincelles et se retrouvait affublé d'un costume blanc immaculé. Et、euh, je dois ajouter que pour se consacrer entièrement à ses personnages et à cet aspect théâtral de sa musique, Peter Gabriel n'avait pas hésité à se raser une large lisière de cheveux Au sommet de la tête, tel qu'on peut le voir dans la pochette de Foxtrot. C'était vraiment quelque chose de fantastique à l'époque, Genesis en concert. Juste avant Supper's Ready, on a entendu une courte pièce instrumentale à la guitare de Steve Hackett, Horizons, qui lui a été très fortement i n s p i r é par un morceau de Jean-Sébastien Bach. Un album absolument fabuleux, que ce Foxtrot de Genesis est un des plus grands, sinon le plus grand. Album de rock progressif de l'histoire. Je le répète, c'est une pure merveille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album classique paru en 1972. Cette fois-là, je vais vous faire tourner une face du premier disque homonyme de Blue Oyster Cult paru le 16 janvier 1972. C'est donc un rendez-vous. 14h46.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. Nouveau salon de billard à Trois-Rivières. Le salon de billard, c'est 7 tables, stud car, racquetball, volleyball, 6 écrans de télé, du café Vanout, de l'Internet gratuit et un permis d'alcool. Le salon de billard, 1400 rue au Buchon, Trois-Rivières. Le Pro CDMC, dans la recherche d'un rappeur interprète pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque participant doit performer sur scène et adapter leurs textes ou des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Pro CDMC, c'est aussi avec DJ Snaptoise, une session micro -vert la part de micro-vers à l'appart, situé au 1535 Boulevard Royal. Le Pro、oh、CDMC,、oh oh oh. gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent au w w w p r o d u c t i o n s s o u t r i v e r c a Le Pro CDMC. プレゼンターズのスタジオは、ミュージック・4 ans, poker, ああ。 Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 22 janvier, les Patriotes Soccer affrontent l'Académie de l'Impact à 16 h au centre Alphonse-Desjardins. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. l'UQTR.ca patriote. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut.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 Notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le garage Yves Gauthier des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. Grateful Dead avec la version en spectacle de Sugar Manolia qu'on retrouve sur leur album Europe 72 qui est sorti le 5 octobre 1972 et qui chroniquait un peu la tournée que le Grateful Dead venait d'entreprendre comme ça en Europe. Juste avant ça, on a entendu Santana avec、euh, Stone Flower. C'est une pièce tirée de l'album Caravanserai、euh, qui est sorti le 11 octobre et sur lequel Santana mélangeait fortement le jazz au rock. On a aussi entendu Frank Zappa avec Blessed Relief. Ça, c'est la pièce qui clôture l'album The Grand Oiseau, paru en décembre 1972, un autre album fortement jazzé. Et au début du b l o c on a entendu Gentle Giant avec The Boys in the Band, une pièce qu'on retrouve sur leur disque Octopus, qui est sortie le 1er décembre. Octopus, qui en fait la contraction de deux mots, c'est-à-dire octo et、euh, opus. octo pour huit et opus pour pièces de musique, puisqu'il y avait huit pièces. Ils ont décidé d'en faire octopus et évidemment, octopus en anglais, ça signifie pieuvre. 15h18, vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission Raclassique consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. On va poursuivre avec un bloc de groupes de vétérans. Ils Ont sorti des albums remarquables en 72. Dans un moment, on va entendre、euh, le Manfred Man's Earth Band. On va aussi entendre les a n g l a i s de Family, mais tout de suite, on y va avec Blood, Sweat and Tears, Maiden Voyage. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock pour agresser Fatoir Rivière. s C'est fou. 8 9 FM. r e Merci e r Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! d e t e a r o o m c a présente les spectacles de d a w n w a r d Webster et Creature à l i m p é r i a l de Québec le jeudi 26 janvier. ケンセルバッ e ネフェモーダンレス、タックル・マイクロフォン、エプロパイン、オ le v e ヴ d r e d ー、3フ t ブリエ。サム・ロバ au c ズウス、l e le j e ュディ、9フ r ブリエ。t o u ç a アケベック。LES BIETS sont en vente dès maintenant via ゲ r o ーム .ca。ALLY VISITER la page Facebook de ゲ r o ーム pour plus d'informations sur les spectacles à venir、participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles.Facebook.com.ca。o m m e n タップ。 Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai déduit que l'émission devait être annulée, puis que c'est r e n d u des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein. a、ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis. Ça reste une émission de deux heures, là. Je te suis pas pantoute, là. Eh, si, laisse faire, Ah, attends un peu, là.、Ah, ça me revient, j'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage Requis, avec e f o e l Mathieu.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 first. b a n avec une pièce très bizarroïde, le morceau Meat qui ouvre leur deuxième album Glorified Magnified, sorti le 29 septembre 1972, la même année que leur premier disque, dont j'ai fait tourner un extrait la semaine dernière à l'émission. Juste avant ça, on a entendu Family avec le morceau Burlesque qui ouvre ce que plusieurs considèrent. Comme、euh, leur album le plus important, l'album Bandstand,、euh, c'est paru en septembre 7 2 Et au début du b l o c on a entendu Blood, Sweat and Tears avec Maiden Voyage, qui、euh, est la pièce qui clôture、euh, leur album New Blood,、euh, qui est paru, lui, en octobre 7 2 15h36, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 u n marché de choix pour les groupes qui s'adonnaient à ce genre. Même des, des groupes ordinaires comme les Strobs pouvaient se permettre le luxe de faire le Forum de Montréal. Évidemment, les groupes de, de rock progressif en Adelaide ont eu une influence majeure sur les musiciens québécois et on a vu apparaître certains des premiers groupes du genre à partir de 72. Dans le prochain bloc, on va en entendre trois exemples. Dans un moment, on va entendre un groupe francophone Qui chantait en anglais, un groupe très obscur qui a néanmoins sorti deux albums sur lesquels on retrouve de très bonnes choses. Le groupe Sex. On va aussi entendre un groupe qui a eu une influence assez remarquable au Québec. Je parle de Contraction. Ont sorti leur premier disque homonyme en 72. Mais tout de suite, on va y aller avec une, une grosse pointure du rock progressif au Québec, le Quatuor Octobre, qui a sorti son premier 45 tours en décembre 72, intitulé Si on Partait et qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Bellomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif. C'est fou, 89.1 FM. Si on Partait, ジュース。 Mais n o v o i l e o n fait les guerres puis on a dû rester. e r sans b o u g 『貴様の旦那さん』 francophone qui chante en anglais, dont j'ai déjà parlé à une chronique sur les groupes obscurs précédemment, le Quatuor Sexe. On vient d'entendre la pièce-titre de leur deuxième et dernier album, The End of My Life, qui est paru en 1972. Pièce qui raconte l'histoire d'un homme qui attrape la syphilis et qui est en mort. Il n'avait pas entendu parler de ça, lui, la p é n i c i l l i n e Juste avant ça, on a entendu、euh, Contraction avec、euh, Chant Patriotique. Ça, c'est、euh, la pièce qui ouvre leur、euh, premier album homonyme. Qui est sorti en 1972, évidemment. Et au début du bloc, on a entendu Octobre avec Si on Partait, une chanson qui est sortie en 45 tours en décembre 1972. 15h58, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission rock classique consacrée entièrement à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Un autre genre fort prisé au Québec au début des années 70, c'était le folk rock. Avec, quelques années de retard, bien sûr, sur les Américains et les Anglais qui avaient porté au sommet,、euh, plusieurs, plusieurs années avant, des artistes comme Bob Dylan, Donovan,、euh, Simon Garfunkel,、euh, Loving Spoonful, Lee b y r d s、euh, Buffalo Springfield,、euh, Crosby s t i l l s Nash Young, vous n'en nommez que certains. On avait donc quelques années de retard au Québec et en 72, on a vu sortir, entre autres,、euh, les s é g u i n On écoute tout de suite avec Le Train du Nord, une reprise très réussie et fort originale d'un classique de Félix Leclerc qui est devenu à son tour un classique. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 en vinyle. <rire> Dans le train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais a l l a i t donc d é b a r q u e r quand le train file plus 50 000 et q u o n plus de ça d e c o n d u c t e u r oh le train du nord, dans le train pour Saint-Adèle, il y avait rien qu'un passager, c'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager si c'est pas la vraie petite douleur o u le train du Nord, à Chouchou, à Chouchou Le train du Nord, le train du Nord Au bord des lacs, petite maison, ça v i r e en rond Le train du Nord, c'est comme la mort Quand y'a personne à bord o u le train du Nord, ピトランと一緒に走るのだ。 チューチューチューチューチューチュー。 ああ、no、2つ目のフロンジュ、ダンディ、デディ、ディ、デディ、デディ、ディ、um.、デディ、デディ、ディ、um,、ディ、ディ、um,、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、デディ、デディ、ディ、デディ、デディ、ディ、デディ、デディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、ディ、デ ラクラクラクラクラクラクラクラ America、avec、euh, Horse with No Name, bien sûr, pièce qui est tirée de leur、euh, premier album、euh, homonyme qui est sorti bien sûr en 1972 et qui a été le point de départ、euh, d'une carrière、euh, qui a été remplie de succès pour、euh, ce trio, qui est devenu un duo par la suite. Juste avant ça, on a entendu, u、euh, n duo. <rire> oui, un duo québécois, les Carrick, avec, dans la prison de Londres, c'est tiré de leur deuxième et dernier album, Carrick 2,、euh, sorti, évidemment, en 72. Et au début du bloc, on a entendu les Séguins avec Le Train du Nord, et c'est sorti en 45 tours,、euh, d'abord en 72, mais leur, euh, c'est, leur album est sorti l'année suivante, donc en 73.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 On va y aller avec un autre bloc folk rock, mais aussi blues, puisqu'on va entendre r y Blue Cannon. On va aussi entendre、euh, Steelers Wheel, mais tout de suite, on y va avec un immense classique de Seals and Craft, Summer Breeze. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 ans, FM. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, let me know everything's alright. Summer breeze. and Laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I w a l k on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, b l o w i n g through the jasmine in my mind. Of summer, the j a s m i n e in bloom. July is dressed up and playing her tune, and I come home from a heart. The arms that reach out to hold me in the evening when the day is through.、Ooh. Summer breeze makes me. Rock Classic, q 89 ans.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 Du 23 au 26 janvier se déroulera la 24e édition du Carnaval étudiant à l u q t a Sous le thème Où est Charlie? Le comité du Carnaval 2012 vous propose quatre jours de festivité et de compétition entre les différentes associations étudiantes. Pour en connaître davantage sur la programmation et les lieux d'activité, veuillez s'intoniser si f o u s durant les émissions quotidiennes. De plus, vous pouvez consulter le cahier des participants au www.carnaval2012.sitew.com.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 Vous êtes assez fous pour r é c o u t e r 89, 1.、Oh. I'm o w Saturday.、Today. I walked in a lot of places I never should have been. But I know that the Messiah He will come again. Canon avec, u、euh, n de ses plus grands classiques, The Messiah Will Come Again, s'est tiré de son premier album homonyme qui est sorti en août 72. C'était précédé de Steelers Wheel avec s t u c k in the Middle with You qui nous vient de leur premier album homonyme. Et au début du bloc, on a entendu Seals and Craft avec Summer Breeze, la pièce-titre de cet album qui est p a r u en août 72. Vraiment. Incontournable. 16h25, vous êtes à l'émission Rack Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième émission Rack Classic consacrée entièrement à l'année 72, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. Dans un moment, on va entendre deux morceaux du Edgar Winter Group tirés de leur album They Only Come Out at Night, paru en novembre 72. On va aussi entendre les enlais de Moth the Hoople qui allait e n se séparer au début de l'année 72, mais dont la carrière a été sauvée suite à l'intervention de David Bowie qui leur a écrit un immense classique qui a donné son titre à leur album sorti le 8 novembre. Je parle de All the Young Dudes, mais tout de suite, on écoute un autre ami de David Bowie dont il a aussi contribué à sauver la carrière en 72, Lou Reed. Walk on the Wild Side. Vous êtes à l'antenne de la radio. ハワイ・カイン・ファン・ミアミ・フラー・ヘッジ・ a y a アク o s s ー・ア a Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, Hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island.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 n e v e r o n c e gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, Joe, take a walk on the wild side.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 Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. And Valium would have helped that best. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o d o doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot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 I'm in t e n e m in t h a c k door, t about, about suicide. I'd kick it in the head when he was twenty five. Speed, I don't want t stay alive when you're twenty five. And when you're sitting close to Marks and Sparks. And Freddy's got spots from ripping up the stars from his face. Funky little road rays. The television man is crazy. Same with juvenile delinquent w r e c k It's a real mean team, but we can love. Oh, yes, we can love. And my brother's back at home with his beetles and his stones. We never got it off on that revolution s t u f f What a drag. Too many snacks. Now, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some c a p t o v a y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 À la recherche d'autant rappeurs interprètes pour Batista la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque Batista、oui. doit performer sur scène et adapter leurs textes des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plusieurs prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Pro, c e e t l e s MC. C'est aussi avec DJ Snaptoy, c'est une session de m i c r o v e r t à l'appart, e C'est au 1535 boulevard Royal. Le、oh, Pro, c'est Gratuit pour ceux, qui au p r o des MC. Une présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel Comté, les 4 Hours Poker, Finard Tattoo, les restaurants Pyramide, s Pile ou f a s e Bus Rock, Production, Salt s River, le Festival o b e n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 c o m n boss. Edgar Wintergrove avec le classique qui clôture leur album They Only Come Out at Night, Frankenstein. C'est paru en novembre 72. Et juste avant, on a entendu une autre pièce tirée de cet album, c'est-à-dire Freeride, un autre classique. Avant le bloc pub, on a entendu Mud The Hoople avec la pièce titre de leur album All the Young Dudes, qui est paru le 8 septembre. Et au début du bloc, on a entendu Lou Reed avec Walk on the Wild Side. Ça nous vient de l'album Transformer, paru le 8.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 Mais tout de suite, on écoute les Groundhogs. Earth is not room enough. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Méléments, la seule à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Six foot square eyes that are f a i n in a glazed b l e a d i n g stare. <laughs> Cyanide pills dropped in an acid b a r e but f r o n the cloud. As deadly as that home spell, long start to burst, trying to hold your breath. But have the last laugh, cause Earth is just a p i e c e t about my life. Présente les spectacles de Downwood Webster et Creature à l i m p é r i a l de Québec le jeudi 26 janvier. Cancer Bats, Never More Than Less, Attack of the Microphone et Propane au cercle le vendredi 3 février. Sam Roberts et Zous au cercle le jeudi 9 février. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via Getteroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getteroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com. baroblés getaroon.ca.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 Avec leur excellente reprise Come On Everybody de Eddie Cochran, qu'on retrouve sur leur album tout simplement intitulé Live et qui est sorti en 1972, mais qui avait été enregistré en 1971 au Japon, à peu près le seul endroit où、euh, UFO connaissait une certaine popularité. à ce moment-là. Juste avant ça, on a entendu Status Quo avec、euh, Paper Plane. Ça nous vient de leur、euh, premier album.、Euh, ben, c'est pas leur premier album, en fait. Ils en avaient quelques-uns avant ça. Mais c'est le premier album, vraiment, où on retrouve、euh, du boogie. le、euh, style pour lequel、euh, Status Quo a été reconnu par la suite. C'est Pine Driver. Il est paru en décembre、euh, 72 et c'est un de leurs meilleurs albums en carrière.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 à l'année 1972, une année exceptionnelle dans le monde du rock il y a 40 ans. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe de la Nouvelle-Zélande, groupe de hard rock du début des années 70 du nom de Ticket. De Nouvelle-Zélande qui n'est définitivement pas reconnue comme un terreau fertile en Fred Rock. Néanmoins, ce quatuor d'excellents musiciens avait la chance de pouvoir compter sur un merveilleux guitariste, véritable virtuose absolument fantastique, Eddie h a n s o n qui est absolument époustouflant à voir aller. Ça vaut la peine d'aller voir son jeu de guitare très fluide sur YouTube. C'est une vraie merveille. Le groupe s'est formé à a u c k l a n d en 1972 et leur chanteur Le t u r e v o r Tombilson avait une voix vraiment remarquable, haut-perchée et très originale, chose qui peut en rebuter、euh, certains, mais qui en a épaté、euh, plus d'un à l'époque. Ils ont sorti deux albums en 72, soit Awake suivi de Let Sleeping Dogs Lie, deux albums qui sont malheureusement tout à fait inégaux.、Euh, ce n'est pas, pas tout bon ce qu'on retrouve sur ces albums de hard rock à tendance parfois progressive et même country.、Euh, L'aspect country peut en effet en rebuter plusieurs, mais on retrouve tout de même de très bonnes choses sur ces deux longs jeux. Et、euh, juste pour entendre le jeu de guitare de Eddie Hansen,、euh, ça en vaut amplement. La peine. Question de vous en donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Ticket. On va tout de suite écouter deux extraits. En fait, un extrait tiré de chacun de leurs albums parmi les meilleurs qu'ils ont enregistrés. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. <rire> Get the winner first. <laughs> Un groupe néo-zélandais très obscur du début des années 70. On vient d'entendre deux morceaux tirés de chacun des disques qu'ils ont sortis en 1972. On vient d'entendre la pièce The Bad Things in This World Make the Nice Things Nicer. Les mauvaises choses de la vie rendent les bonnes choses encore meilleures. Qui o u v r e leur deuxième disque, Let's. Sleeping Dogs l i e qu'ils ont enregistré à Sydney, en Australie, pour l'étiquette Atlantic. Il existe un clip de cette chanson sur YouTube qui a été enregistré à la télévision nationale de Nouvelle-Zélande qui vaut la peine d'être vu juste pour le jeu du guitariste qui était une méchante coche au-dessus des autres guitaristes de l'époque. Un jeu comparable aux grands guitaristes du début des années 70 comme Richie Blackmore, Jeff Beck, Jimmy Page. C'était précédé de la pièce Wake qui ouvre leur premier album intitulé Wake. est p Au r au début de l'année 72. Tickets ont eu un bon retentissement en Nouvelle-Zélande. Ils ont même joué lors du premier festival de musique internationale là-bas. Ils ont obtenu de jouer juste avant Elton John, dont c'était le premier concert là-bas. Malheureusement, Tickets n'ont pas réussi à percer en dehors de leur pays natal et ils se sont séparés l'année suivante avant même d'avoir enregistré un troisième disque. Ils devaient partir en tournée en Australie. puis、euh, aux États-Unis avec Black Sabbath et finir par enregistrer、euh, leur troisième album au fameux studio Muscle s h o a l s Mais malheureusement, rien de tout ça ne s'est fait. Ils se sont reformés il y a deux ans pour deux concerts dans leur pays natal. Les quatre hommes sont maintenant tous au début de la soixantaine. Voilà qui conclut cette présentation de Tequette dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur, un excellent groupe anglais de rock progressif du début des années 70, le Quintet c h r e s i d a qui ont sorti deux albums qui sont parus en 1970 et 71. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité.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 On va poursuivre dans le rock progressif anglais, mais dans le progressif un peu plus musclé et spatial. Dans un moment, on va entendre Uriah Heep avec la pièce-titre de leur album paru en novembre 1972, The Magician's Birthday. Mais tout de suite, on écoute Hawkwind Space is Deep du disque Doremi Fassol Latido, paru en novembre. Le premier sur lequel l é m m y faisait son apparition en tant que bassiste et chanteur. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes.、Euh, la s l e diffuser du vrai rock spatial à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. Uriah Heep avec la pièce titre de leur album The Magician's Birthday qui est sorti en novembre 72. À ce moment-là,、euh, Uriah Heep était au sommet du monde. Il faisait partie des plus gros groupes、euh, de l'époque avec Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Par les suites, ils ont pris une méchante débarque. Juste avant ça, on a entendu Hawkwind avec、euh, Space is Deep. Ça nous vient de leur album d o r e m i Fassol Latido qui lui aussi est paru en novembre 72.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 プロセ e ィ MC aussi avec DJ Snap Twice, une session de。Underground Studio avec la collaboration de musique. Daniel ass, Bus Southriver Pyramide Rock 89。Et Trappies, on vient d'entendre la pièce-titre de leur album You Are the Music, We're Just the Band, qui parut bien sûr en 1972. Trappies, qui était un trio qui mettait en vedette、euh, Glenn Hughes, qui a connu la gloire deux ans plus tard en devenant le chanteur et bassiste de Deep Purple. Juste avant ça, on a entendu une autre formation qui a rapport avec Deep Purple, puisqu'il s'agit de Captain Beyond, dont faisait partie le chanteur original de Deep Purple. Rod Evans, on a entendu la pièce Dancing Madly Backwards qui ouvre leur premier disque homonyme paru en juillet 72. Et au début du bloc, on a entendu Wes, Bruce et Lang avec la pièce titre de leur premier album Why Don't y o u qui est sorti en novembre 72. Wes et Lang, bien sûr, qui faisaient partie auparavant de Mountain et Bruce qui faisait lui partie de Cream et、euh, on sait que l'Est et e l'Ouest. Et, e、euh, u était un très grand fan, un fan fini de Cream. Et pour lui, c'était un véritable rêve que de jouer avec Jack Bruce. Mais ça n'a pas duré très, très longtemps, ce groupe, Wes, Bruce, and Lang. Mais ce premier album-là, Why Don't You, est quand même est pas mal bon.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 On va poursuivre avec deux pièces. Dans un moment, on va entendre un immense classique de Slade. Mais tout de suite, on écoute une formation de la fin des années 60, début 70, que j'aime bien. Voici Blood Rock. Vous êtes à l a n t e n n e de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 infâmes. Bonjour en a l a i s Slade avec un de leurs nombreux classiques, Mama We're All Crazy Now. C'est tiré de leur album Slade qui est paru le 1er novembre 7 2 Quiet Riot se sont fait une carrière en reprenant des pièces de Slade. C'était un peu poche. Juste avant ça, on a entendu Blood Rock avec、euh, Scotsman. Ça, ça nous vient de leur album Passage、euh, qui est sorti lui aussi en novembre 72. 17h56. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser,、euh, demain soir, il y a un très bon spectacle pour les amateurs de metal mélodique. C'est Ghost qui sera au Corona. Ghost qui était mon album de l'année 2011. Ils seront avec en première partie,、euh, Blood Ceremony qui vient de Toronto. Ça aussi, c'est très bon. Et Ancient Wisdom. Vendredi prochain, le 27 janvier, Machine Head sera au Metropolis. Par contre, les premières parties ne sont pas tellement intéressantes, dont、euh, il y a Suicide, Silence.、Euh, jeudi 2 février, Dark Funeral sera au Café Campus avec、euh, Belfegar, Abigail Williams et j u g a n Et、euh, le même soir,、euh, le、G、Gigantour sera au Coliseum Pepsi avec,、euh, bien sûr, le Gigantour, c'est la tournée itinérante de,、euh, de, de Megadeth. Cette année, en première partie, en vedette, on retrouve Motorhead, Le Kunokoi et Volbeat. Tout ce monde-là sera le lendemain soir au Centre b e l le l vendredi 3 février. Dimanche 5 février,、euh, Symphony X et Iced Earth seront à la salle Albert Rousseau de Québec avec、euh, Warbringer. Euh, Chicago, le même soir, seront au Saint-Denis de Montréal, tout à fait différent. In Flames, the Trivium, Vale of Maya et Kayong seront au m é t r o p o l i s le mercredi 15 février. Lundi 27 février, Children of b o d o m e l v i g h t y et Revocation seront au m é t r o p o l i s et le mercredi. i l Sont s e r à l i m p é r i a l de Québec.、Uh, Die Side,、uh, Jungle Rot,、uh, Abigail Williams et l e t t r i s Nocturne seront au Fofone Electrique le dimanche 4 mars et le lundi 5 ils seront à l i m p é r i a l de Québec. The Black Keys seront au Centre Bell avec Arctic Monkeys、uh, le mardi 13 mars. Jeudi 15 mars, Van Halen sera au Centre Bell avec、euh, une première partie、euh, assez grotesque puisqu'il s'agit de Cool in the Gang. Et au, finalement, Euh, de dimanche 1er avril,、euh, ce sera le Pagan Fest au Club Soda. Et、euh, cette année,、euh, le Pagan Fest met en vedette、euh, Taurissas. Très bonne idée. Hellstorm, XDO, a r c a n a excellent. Et Huntress. Donc, une belle affiche pour le Pagan Fest au Club Soda, dimanche 1er avril. 17h59, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de s e s Fou, s pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime l'émission Album Classique juste avant la mienne le vendredi à 10h et Catalepsie les lundis à 20h. Euh, dans un moment, ça va être la reprise des palmarès avec Mathieu Plante, amateur de rock psychédélique. N'oubliez pas le retour du voyage Insolite avec mon ami Frédéric Durand, lundi prochain à 19h, ainsi que l'émission réanimation avec mon autre ami, le Dr. p e n r a g a n C'est vrai, mardi prochain, il ne sera pas là.、Euh, il prend congé, il va être de retour dans deux semaines. Vous en êtes donc partie remise.、Euh, la semaine prochaine, ce sera une émission régulière à Rock Classic, la première de 2012. Je vais entre autres vous présenter. Une f a c e complète d'un album Véné c l a s s i q u e soit le premier disque homonyme de Blue Oyster Cult. Je vais vous présenter un groupe en dé très obscur du nom de Cressida. Quelques nouveautés, dont、euh, le tout nouvel album d'un groupe que, qui s'appelle Ram et qui vient de sortir un, un album qui、euh, s'intitule Death. Je vais vous parler du concert de Ghost à Montréal et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce de Deep Purple e n r e g i s t r a n t spectacle et qu'on retrouve sur leur album classique en concert Made in Japan en Angleterre en décembre 1972, Highway Star, avec le meilleur solo de guitare au monde par Richie Blackmore. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11 h pour une autre émission classique. Salut!